Teksting av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 things reminding me of you nursing an empty bottle and telling myself you're high So be one day Salut, c'est Michette, le réalisateur de l'émission de Coé. Bonjour. Bonjour, Coco. La semaine prochaine, on aura qui en invité euh, Rita Ora et, et Jennifer. Jennifer, oui. Alors, d'après toi, on aura quelqu'un d'autre. L'homme qui a une semaine en invité. Ah, on a une belle semaine qui est là cette semaine. On a 5 000 euros à gagner. une belle semaine qui est là cette wow. semaine. C'était l'homme qui a une semaine en invité. Wow. Avec le hashtag de Bordas, Koei reçoit une belle semaine sur NRJ. <rire> bande de pouf, enfermée dans sa studio, vont se faire oublier que tu as une journée pourrie. C'est le Bifor de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Oh, oh, oh, C'est dans une heure là, c'est la dernière émission Dans notre petit studio, j'espère que vous êtes en pleine forme Tout le monde, l'équipe va bien oui ouais. Je vous présenterai tous dans un instant Et nous allons passer une très très belle émission D'abord parce qu'il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner Hier on a offert beaucoup de sous encore bien. Et j'ai envie de vous en offrir de plus en plus Je mets de plus en plus de sous à l'intérieur Parce que je veux que vous gagnez de l'argent Je mets une enveloppe à 2000 je mets une enveloppe à 10000 000 et je sens que ça va tomber, je veux que ça tombe, je veux que vous preniez des sous, parce que ça me fait très plaisir. On aura euh, tout à l'heure aujourd'hui pas d'invités, non entre mais par non contre entre la semaine nous. prochaine, on aura euh, une semaine avec des invités, des invités 5 000 euros. Voilà. <rire> non, Jennifer et seront là avec nous, nous reviendrons sur la vanne de BFM TV d'hier soir. Ah ouais. Ah, ah, on, a, ah, on, a, on a tout, ouais. hein, on a l'extrait, on a tout. Donc je vous ferai écouter ça dans un instant, parce que c'est... Assez surréaliste Nous reviendrons sur les champions du monde de l'actu Avec un spécial chocolat Si vous aimez Noël, si vous aimez le chocolat Vous allez adorer la news Le zap télé de Mico, nous aurons quoi dedans bah, Le son de BFM il est dedans, On, oui. on, bon, on l'écoutera mais on peut peut-être on, on, on va le mettre en début quand même Et puis on le réécoutera tout à l'heure pour mm. ceux qui arrivent en cours de route voilà. Et on parlera pipe aussi Comme comme ça. Ouais, voilà, comme oui voilà mais pas à BFM. Hein, non, non, pas... Non, non, tout n'est pas concentré dans la même chaîne de télé. Nous aurons dans l'actu un spécial Uber de Noël. Oui, vous avez, vous avez quoi, vous savez Connaissez Hubert Oui. Ceux qui vous ouvraient la porte et qui avait des recharges de téléphone mais ça c'était avant. À l'époque, j'avais oui. des bonbons et de la bouteille d'eau mais ça c'était avant. Oui, oui. Aujourd'hui, ils sont calés le cul à fond dans la dans le siège qui est complètement penché, tu as plus de place pour tes genoux. En dit il dit tu de l'eau, j'en ai pas non. non. Et en se bien sur sûr avec une voiture dégueulasse et un phare qui marche pas. Qui sont J'ai eu droit la dernière fois, le mec, j'ai cru qu'il allait dormir dedans avec son chien, j'ai toujours une odeur, odeur. j'ai demandé si je pouvais circuler sur le toit non, non, mais Il y a les deux, il y a les mecs de chez Uber qui nous écoutent, qui font attention à leur bagnole, qui la nettoie oui, et qui font oui. très attention parce qu'il y en a Mais alors gars, y y il y, y en a, ils ont oublié C'est dégueulasse Il ouais. y en a, ah ouais, ils non. ont oublié ouais, de, de la nettoyer, de, de se nettoyer eux-mêmes, et, et ils accueillent <rire> les clients, limite, ça les fait chier, tu montes dans la voiture Ah <rire> Bon allez, je vous emmène vraiment. Ah, il non, va non. où C'est pas bon. Nous aurons, nous reviendrons sur le <rire> cambriolage de Bouba épisode 2, nous aurons des conseils de beauté pour le grand froid. Et oui, il fait très froid dehors. Enfin, oui. Attention votre petite peau, je donnerai des petits conseils dans un instant. Nous aurons sexe fêtes religieuses, ça fait bon ménage contrairement ah oui à ce qu'on pourrait penser dans deux religions, notamment je vous expliquerai ça tout à l'heure. Nous aurons le top 5 des infos insolites de Noël, ça ça va vous faire rire, le top 10 des phrases qui se disent aussi bien au lit que le soir de Noël. Bah. Ah, ça marche pour les deux Il y a dix phrases, vous verrez, ça marche dans les deux sens <rire> Nous reviendrons sur la manif des gilets jaunes oui Dans, oui. dans quelques secondes euh, Parce que ce week-end, il y a ceux qui disent on y va Ceux qui disent on n'y va pas ceux qui, ce qu veut, ouais. ceux qui disent on a eu ce qu'on veut Ceux qui disent on n'a pas eu Il euh, y a des parties des flics qui disent on est très détendu D'autres qui disent on est très stressé On sait pas du tout hein. Allez, y aller Je crois que, ouais mais il y aura peut-être moins de monde Non quand même C'est bon, c'est pas sûr C'est une très très belle Qui est-ce que c'est des bonnes portables C'est pas moi C'est qui C'est personne, voilà C'est pas moi C'est pas moi, c'était mon... Tu cherches, toi, tu cherches Nous aurons tout à la compil des chanteurs Qui n'articulent pas Puisque ah vous aurez remarqué Aujourd'hui la nouvelle mode chez beaucoup de chanteurs On articule Je sais qu'il y a beaucoup d'albums enregistrés Je sais qu'il y a beaucoup de vie On, On en parlera tout à l'heure Le classement des animateurs télé Préférés des français est sorti, est sorti est. Nous aurons La réaction, je te lirai tiens pendant la, la le Zap télé de Miko, okay, je dirai oui. qui sont les meilleurs et qui sont en bas de classement ah euh, et nous aurons tout à l'heure la villa des animateurs qui réagira évidemment ceux qui sont dedans, voir s'ils sont contents d'y être ou pas contents d'y être. Alors avant de revenir complètement sur le Zap télé de Miko, on vous le ah refaire oui, réécouter ré ré ré tout à l'heure mais on commence l'émission <rire> par ça. Euh, comment s'appeler euh, le, le, le tueur le le le barjo de Strasbourg, shérif. Il s'appelait Géri. Voilà, donc il a été euh, D'ailleurs, il y a un message très important dans les messages ouais. d'éditeurs tout à l'heure, je vous le lirai parce que vous avez été nombreux à nous écrire sur tous les réseaux sociaux avec des messages ouais. gentils comme D'habitude Et je vous en remercie Mais il y a aussi un message Qui est très touchant Je, je, je vous le lirai tout à l'heure Mais alors donc Shérif Nous nous voilà on, on, on disait entre nous On disait Oh là là I shot the sheriff oui. La chanson de Bob Marley oui. Mais en privé Mais oui, oui On mais disait voilà. Si oui. demain il le tuent, bon, bah Les flics vont dire oh, ah I shot the sheriff Tu vois Ça sera la voilà. blague ouais. de policier voilà. ouais. Mais on le faisait en privé Voilà Eh ben je pensais pas que BFM TV qui a laissé s'en c'est tiens. Là <rire> Non, c'est pas moi. Je je pensais pas que les gens de BFM TV euh allaient le faire. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. fait. Alors ils sont un peu mal derrière parce que il y a eu beaucoup de réactions. Bah, ils assument pas. Écoutez. Daniel Servan. Oui, euh, en fait, c'est un gars qui était complètement essolé parce que là le à 6 h du matin les gendarmes viennent avec la dGsi faire un, faire une perquisition et en fait il n'avait plus aucun contact en son euh, je trouve que ça sortie et allait aborder une femme bon euh, ça me surprend ah, voilà. non, en plus en plus parce que voilà bon les gars j'ai envie de dire euh, bfm télé l'info c'est vous les vannes c'est nous donc <rire> Déjà, voilà, je, vous, vous métier, de respecter de respecter ce protocole Euh, au sens strict sensus ah, du oui. terme ah, je vous demanderai donc de, de, de, de laisser ce genre ah, de truc sinon c'est le belololo ah bah sinon <rire> voilà si ça commence comme ça on inverse les rôles bientôt rire et chanson ils feront le tiers et puis euh, et puis sur France info ils feront des vannes de Popek donc chacun non non c'est quoi l'excuse alors je sais pas il paraît qu'il y a plein de gens qui ont dit il y avait des témoignages sur Twitter de gens oui. qui disaient non mais ça doit être un bruit un dans la rue c'est un son dans la rue, dans la rue. mais tu vois le gars qui bah, sort de sa voiture et que sa JBL il se met à côté à fond avec un choc de cherry et en fait ils se sont excusés BFM mais c'est bien eux Bah ouais. oui, c'est Ah, imagine le mec en régie, hey ROG, tu mets un bête. Ouais. Hey. On va se marrer. Ah mais moi, moi, moi ce qui colle le plus à oh à l'histoire, ah l'histoire, c'est incroyable. Vous voyez moi ce que je trouve le plus scandaleux là-dedans, c'est que les mecs ils boufflent un trop, ils parlent sur les paroles de Bob Marley. Ils <rire> ouais. savent pas Pas des c'est pas des pros. Pas ah les, des gars, les gars, les, gars. les <rire> infos c'est <rire> vous, la radio c'est nous. Attention, présentation de l'équipe. C'est le weekend. Ouais. Après ses exploits avec Otako, Il va passer son week-end à faire des allers-retours avec son pharmacien et ses toilettes. Ah oui, parce que le petit ringalé a voulu un truc de 2 kg 5. Faut que tu fasses attention de pas confondre, hein. tu te crois pas de Medoc dans tes VEC, encore moins de Pécuch chez ton pharmacien, c'est Michel. Bonsoir. Il a Bonsoir. le malheur sur la main, il va passer son week-end au chevet de quelqu'un qui a une pneumonie qui est et au lit. Ouais. Bon en fait, c'est son personnage sur Red Dead qui est pas <rire> en forme. Dans la vraie vie, il fait pas la différence entre une aspirine effervescente et un suppo. Des fois, c'est rigolo, il mousse du cul. C'est Nico. Bonsoir. Weekend malheureux. Imagine Noël pour notre productrice adorée. Elle va aller acheter son ah, sapin oui, oui. Ah, au supermarché menon dans la forêt. Un coup de hache, elle le déchire avec les dents Un sapin de 25 m il va pas nous faire Évidemment. chier C'est Stouffe qui est avec Bonsoir. nous Ce week-end, il sera avec moi sur scène oui. Mais après son haute à cause d'hier La direction du théâtre de Rouen A décidé de renforcer la scène avec du béton armé On m'a dit qu'ils avaient fait venir déjà Les engins, ils sont en plein travail Et les toilettes seront donc fermées Par mesure préventive de la préfecture de Normandie C'est Jeff qui est avec Bonsoir. nous Bonsoir Bonsoir et enfin ce week-end il va passer son temps à emballer ses cadeaux ouais c'est long à emballer une Nintendo Switch pour son frère un portefeuille en cuir pour son père et un pendentif en or pour sa mère <rire> t'as balancé j'ai fait des cadeaux t'as ouais. balancé as fa... pardon ta famille écoute peut-être bah oui oh la boulette oh. oh. j'ai fait la boulette c'est Bordas qui est avec nous <rire> bienvenue sur Energy oh, dans un instant les champions du monde de l'actu c'est le Bifor sur Energy t'as 7 jours pour les renvoyer ça va, euh. pas tes parents les cadeaux ah <rire> donc avec moi il y a pas d'histoire de c'est juste un ami ah, qui tu veux faire avaler que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis mais t'inquiète pas je ne doute pas de nous ensemble on est style c'est pas une question de fidélité le problème ne vient pas de nous les hommes je les connais chez moi même et de l'autre côté oui j'ai fait du mal à je ne sais Combien de femmes mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sale je ne sais combien de femmes mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme moi je suis ritué avec encore un joli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu es mieux que ça, en mieux que de sa baloter lui m'en veux pas de me méfier am femme et pas si je t'ai vu je suis jaloux Je suis jaloux si je je suis jaloux Et je suis jaloux hey, Oh baby je de quelqu'un j'vivrais sur sa main veux dire que tu m'as porté ne que rien ce sur ta main veux dire que tu m'as parti et j'ai toujours pas à quoi tu t'attendais les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis je sais toujours pas à quoi tu t'attendais enlève moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit soit pas naive non m'en toi de tout de tout et de tout commençant par le monde en pas sex opposé si je te dis m'en toi de tout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 avec encore un poli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu mieux que ça baloter ils m'en pas, pas de me méfier homme femme est si je t'aime je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Vous voulez les champions du monde de l'actu Ah ouais oh oui, oui On veut les champions on du monde heureux. de l'actu 710-12 par SMS d'abord. Mettez courrier au début de votre message et vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent jusqu'à 10000 000 euros. Premier champion du monde de l'actu est le guitariste des Rolling Stones, Cass Richard. Il vient de déclarer qu'il avait arrêté l'alcool. Bon, il a 74 ans quand même. Il, <rire> il était temps. Il il était temps oui. bon, ça, bien. Mais un journaliste lui a demandé donc s'il a vraiment tout arrêté. Il a répondu oui, bien sûr, sauf la bière et le vin. Voilà, ah. voilà. Voilà, bah lui si un jour son foie explose, euh, le mec il atteint toute l'Europe, cirrhose pour tout le monde, c'est un... ah, d'une violence, c'est en 5 minutes la cirrhose Deuxième champion du monde, ce sont des voleurs qui ont volé deux bébés lamas dans un parc animalier de Saint-Léonard-des-Bois dans la Sarthe Alors déjà, c'est complètement con de voler des bébés lamas, mais en plus les responsables du parc animalier ont dit que la petite femelle de 3 mois ne pourra pas survivre si elle n'a pas le lait de sa maman Oui Donc c'est vraiment, ah ouais, vraiment idiot Alors vrai. ou ce sont des voleurs pour le marché noir et du trafic Ou alors c'est un chasseur bourré Voilà c'est tout bah, Mais si Mais qui confondent avec un VTT qu'un sanglier Peuvent confondre la main avec une dinde si, mais... oh, C'est possible Et les champions du monde Toute catégorie La chocolaterie Drymeister à côté des Tours Punt en Allemagne Et hier dans cette usine Il y a eu une fuite écoutez bien Une fuite dans la cuve à chocolat Ce qui n'a rien de sexuel quand je dis ça Rires oui. Je viens de vous le dire, ça n'a rien de non, une pas. tonne de chocolat s'est déversé en pleine rue et le, le, le chocolatier a tenu à rassurer ses clients, il a dit nous avons encore assez de chocolat, de praline et de biscuits pour vous, n'avez pas à vous soucier pour vos cadeaux de Noël. Ce qui est ouf, c'est qu'il a remercié les volontaires qui sont venus aider à dégager la route, il y a les pompiers qui sont d'une chez eux avec une cuillère. Ah bah ça se pogagé. C'est-à-dire que les gens ils sont dans la rue, ils sont là et ils ramassent et ils mangent. Sont... On va vous aider. Dessus, Mais je te jure une tonne de chocolat. Moi j'ai la photo, c'est incroyable. Vous l'avez vu la photo Ah oui, ouais. ouais c est c est alors, donc quand tu vois la photo, c'est chelou. Il y a deux solutions, c'est ou c'est effectivement une usine chocolatière qui a une fuite ou Hulk qui a une gastro. Je vous laisse imaginer les deux. C'est vous qui voyez dans un instant. C'est le before sur énergie. 10000 euros peut-être et on reviendra aussi avec la villa des animateurs la Gou une leçon qu'articule pas et on reviendra sur euh, sur euh, Uber spécial Noël. Lately, I've been, I've been thinking,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 ended we're okay now if we jump together at least we can swing far away from the wreck we may then only for me minute i want to change my mind cause this just don't feel right to me i want to raise your spirit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 sur Énergie. Dans un instant, nous aurons le top 5 des infos insolites de Noël et le top 10. On fera dans quelques secondes des phrases qui qui se disent aussi bien au lit que le soir de Noël et on reviendra sur la manif des gilets jaunes. Il y aura, il y aura pas. Nous aurons un document exceptionnel dans 3 minutes.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 Manu dans le 69. Manu allez 6h 9h30 sur énergie. Au champ, et la vie change et pendant les 125 jours au chant, c'est le Noël de Paul qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets, comme la voiture radiocommandée Cars 3. 50% Paul Hé, hey, toi qui répètes à tes enfants de rester sages jusqu'à Noël, tu sais ce qui serait vraiment sage En profiter Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent la voiture radiocommandée Cars 3 à 19,99€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 9,99€, cagnotte déduite. Montant crédité sur votre comptoir ou conditions et magasins ouverts dimanche sur Auchan.fr.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 Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détail sur citroën.fr Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noël. C'est les hyper soirées chez Carrefour. Dès 17h, il y a 10€ euros en bon d'achat, tous les 30 30€ d'achat, sur tous les jouets. résultats des courses, les meilleures économies. C'est chez Carrefour, hein Père Noël Aujourd'hui, c'est les hyper soirées dans les hypermarchés Carrefour et leur drive. à partir de 17h, il y a 10€ euros en bon d'achat, tous les 30 30€ d'achat, sur tous les jouets, avec votre carte Carrefour. Carrefour limité à 90 euros d'achat par jeu vidéo, console et accessoires, cyclés, trottinettes de 17h à la fermeture des hyper. Modalités produits concernés magasins participants et horaires sur Carrefour.fr Téléchargez l'appli énergie gratuite sans abonnement avec tous les podcasts d'énergie Énergie, Energy, it music only Vous connaissez Noël, mais connaissez-vous Noël chez Sephora Cette année, mettez les petits paquets dans les grands et profitez de moins 25% sur les parfums et coffrets parfums. De quoi faire plaisir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'à dimanche pour céder à vos lubies parfumées à moins 25%. Alors n'attendez plus pour trouver le cadeau parfait. À très vite chez Sephora. Liste des magasins ouverts sur sephora.fr Voir conditions au magasin et sur sephora.fr Sephora, au cœur de la beauté.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 sur tout le magasin. Quoi Oui, vous avez bien entendu. Moins 30% sur tout le magasin. Moins 30% même sur les jouets, les cadeaux et la déco de Noël Oui, oui, moins 30% sur tout. Chez Jiffy, on prend tout. Jiffy des idées de génie. Offre non cumulable valable jusqu'au 16 décembre des 50 euros d'achat. Remise remboursée sous forme de bon d'achat valable du 17 au 31 décembre. Chez Marionneau, notre mission, c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment, profitez de moins 25% des 79 euros d'achat. Et avec le Click and Collect Express une heure, commandez sur marionneau .com et retirez vos cadeaux une heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Marionneau. Offrez conditions en magasin ou sur Marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Encore un prix du jour et donc, en ce moment, ils envoient du steak chez intermarché Dès aujourd'hui, le faux filet ou l'entrecôte Origine Franche-Jean-Rosé est à 9,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, faux filet ou entrecôte trois étoiles à griller. bloqué et tu penses que j'ai une autre à mes côtés toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête et ça me tourne autour à croire que je suis côté mais je les envoie balader elles n'ont pas ton sourire je leur ai et depuis que je suis parti ton coeur est balafré je vois mon temps à sortir tu le vois dans mes story on n'a plus rien à se dire du mois où j'ai posé et je vois que tu fais ta fille que dans la nuit tu brille mais je te connais par coeur tout ça c'est pas tout et je vois qu'on te courtise il a tranquille non est plus ensemble mais es quand même à moi mais toi tu crois que je suis ailleurs. Tu sais combler le vide dans les draps d'une autre et moi je crois que tu es ailleurs, que tu es dans ses bras on s'est manqué La pression de mentir quand je souhaite le meilleur, sans dire un mot, on s'est tourné le dos comme deux inconnus quand on se croise en ville, debout toutes tes snappies, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse mais ça va être beau tout. on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait et si je te ment parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Toi, tu crois que je suis ailleurs Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre Et moi je crois que tu es ailleurs Que tu es dans ses bras On s'est manqué Manqué Manqué Manqué On s'est manqué Manqué Manqué Manqué On s'est manqué Oh <laudissements> je fais ma vie de mon côté Je fais la même J'ai tant envie de me rappeler J'ai tant envie que je revienne Qu'est-ce qu'on fait on s'évite en s'oblée on se voit on ce qu'on fait on se cache Qu'est-ce qu'on fait on s'appelle pour de bon on se dit au revoir On, on s'est manqué, manqué. J'ai pas les chocolats du calendrier de l'avent, il les a tous mangés. Oh, C'est quoi C'est le Bifor. 17h, 18h sur allergie. Fais attention Chris de fois. En plus, ça fait quoi Je suis de fait de plus en plus attention Moi, de Noël, je mange plus tant que ça de chocolat. Ah pareil. Et alors, je comme. Non mais en fait, j'ai suis... compris pourquoi il fallait pas en manger. Comment la, la, la solution pour pas en manger beaucoup C'est quoi Je n'achète pas. Ah oui, effectivement, ah, ça, ça marche ça. Non oui, mais Et en fait, je me suis rendu compte que mes enfants n'en mangeaient pas beaucoup à chaque fois que j'ai acheté des trucs, des des, des, des des machins, des poules, des surtout à Pâques Ils les mangent pas tant que ça, ils bouffent les Kinder T'en l'achète pas, mais le problème c'est ouais, que les auditeurs ils nous en offrent ouais, <rire> mais mais Même là, des stagiaires, je crois qu'il y a un stagiaire qui oui. nous a préparé des Même les stagiaires nous ont... Vous... On a plein plein de chocolat dans le placard Voilà, résultat, qu'est-ce que je vais t'obliger de faire en janvier Comme Castaldi, comme j'aime Allez <rire> Ça marche. Mais autre chose dans vie, je en tout dans ma vie que de faire ça mais bon. Euh <rire> deux trois infos Uber et Noël si vous êtes parisien que vous habitez Paris, vous allez être content pendant les fêtes de Noël, vous allez vous déplacer dans des Uber transformés en jouet. Il y a une voiture, c'est des, des voitures pixelisées des cool. voitures pas à modeler. Je sais pas si vous avez vu la photo mais je les trouve fantastiques génial. les gens de Parce que donc avant il y avait de l'eau, avant il y avait des recharges de <rire> téléphone, avant il y avait des bonbons, avant on la porte, avant c'était propre. Avant, ouais. un service. Avant le mec ne couchait pas à son siège et tu pouvais mettre tes genoux. <rire> avant vrai. le mec n'écoutait pas la musique qu'il a envie d'écouter, Skyrock à fond. Avant tu pouvais faire globalement ce que c'était plutôt cool les services Uber. Avant eh bien, dans la voiture ça sentait pas la clope. Voilà, et eh bien maintenant, <rire> ils ont trouvé le truc génial, ils te prennent des vieilles bagnoles de mer des années 70 qui sont peintes en jaune fluo et leur calme c'est de dire ce sont des jouets pour Noël non ce sont des bagnoles de merde même au Pakistan les mecs ils montent plus dedans c tu vois c'est la première fois qu'il y a des voitures qui font Europe-Pakistan et que le Pakistan renvoie en disant trop vieille no, no security no secure go back to Paris et Hubert les reprend à Paris et font monter les gens dedans ils disent voiture de Noël mais prenez-moi pour des cons remettez les bonbons déjà chez Hubert amenez-moi ma bouffe à l'heure et on en parle plus tard ah, ah, <rire> c'est pas possible ça c'est vous... moche, je... ah, moche. Ah, on a une info aussi sur les gilets jaunes je vous avais dit je vous le ferai tout de suite oui. alors manif ou pas manif Manif vous pensez qu'il va y avoir quoi, vous Jeff euh... Manif, je pense comme la semaine dernière ouais Ça a bougé, mais pas pas beaucoup de casse D'accord, très bien, ce... Jeff Mico je, je pense Manif aussi, je pense qu'elle ne va pas les arrêter Notre euh... notre spécialiste euh... <rire> en chiffre oui, LFM TV C'est comme BFM, c'est le L pour loin est Il est loin des Manif, mais il filme de loin Alors Bichette je je m'adresse à BFM TV et à CNews Si vous voulez des images de loin Parce que vous avez des, trop d'images de trop près Si vous voulez un peu d'images qui vous éloignent du conflit Bichat voilà. il a un stock Des alentours de, des camions, des CRS garés à 2 km Il a tout Je vais finir BFM ouais, maintenant et donc, et donc tu penses quoi toi Je pense qu'il va y avoir une manif Mais à peu près c'est vrai comme la semaine dernière et Sans trop de casse et avec beaucoup de CRS Est-ce que tu vas y aller Non, je vais pas y aller. Alors moi ouais, j'ai entendu dire qu'il y aurait des manifs silencieuses. Ah, je vous avais pas entendu ça. Non. Si non. Il y aurait oui, des minutes vois, de silence oui. et des manifs silencieuses oui, ah, en oui. hommage à ce qui s'est passé On à Strasbourg. Oui. Qu'est-ce qu'une manif silencieuse oui, Alors nous avons essayé nous de faire un travail d'investigation et de nous projeter dans une manif silencieuse, ça devrait donner ça. Ah, condamnation. Ah, condamnation. mission. Ah, là ils sont 6000. Oui. Mais, et mais encore, c'est trop fort alors. Mais même les CRS vont s'adapter. Dispergez-vous Oh, oh vous là. Bientôt, tu vas du magasin. <laughing> ah, ça change tout. Tu vas sortir du magasin. Le mec qui va sortir avec le truc du monde dans l'image, reste-moi autant pour moi. Je le repose dans les rayons. Ouais, c'est dans les rayons L'Promp Cash. Arrête, ah, 씨, arrête. On avait cassé. Et même comme Johnson avec son gilet jaune, et tout va changer Gilet jaune. gilet jaune. Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons Il y aura 10 000 euros à gagner 7-10-12 par SMS Big Flo et Oli seront là demain soir J'avais oui. promis de faire le jingle de Big Flo et Oli A 18h, je vous ferai écouter en exclu jingle Vous avez confiance en moi oui. oui Tout dans la sobriété C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie yeah. Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí uh -huh. du eres mia Te nadie va a tocar, mía, mía, tú sabes que es mía, mía, tú me maldecías, conmigo te lo hacía, tú soy tu Romeo pero no santo, a tocó con la flor y lo Animateurs préférés des français à la télévision Qui sont les animateurs que les gens aiment, aiment moins Je vous ferai un petit bout du classement Pas en entier C'est en long, c'est long Je pense que c'est un classement Qui est fait sur les personnes d'un certain âge Parce que, bon, quand tu vois euh, Il voilà. y a des noms euh, dans l'ancien temps Ben c'est pas... Ouais. Ah l oeil, l oeil, raison non, il y a Gilles Lux, le vieux bon et ah, Philippe Gildas. Jean-Michel euh, Drucker, c'est ah, ça pour temps. Mais on voit que on voit vu les goûts de qui est devant et de qui est derrière que Je suis pas persuadé que ce soit un panel de gens assez jeunes, et en même temps je pense que là-dedans vous montrer ça à des gens de moins de 25 ans pas qui je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui sont ces animateurs, oui. parce ouais, que ça. les moins de 25 ans ne ouais. regardent plus la télé c'est ouais. un fait, dans un instant vous allez là, donc le, le zap télé avec Miko mais pour l'instant préparez-vous, tout le monde a son enveloppe oui. oui allez on appelle allez Guy Claude fais ton travail <rire> nous avons du 2 euros Aïe. du 2000, du 10000 Allô. Allô. Oui. Tu sais, pas le freinant. Je... du tirage au sort. Justin. Justine. C est, c est, c est Justine. Justine Merci beaucoup de m'empêcher que tu a ma barayette. Justine. Oui. Bonjour, c'est Coey, on est sur énergie. Comment ça va Justine ah, ça va très bien. Bonjour Coey. Bonjour à tous. Ça ça bien, dans la vie, Justine. Waouh, j'ai pas compris pardon. <rire> que tu dans la vie Waouh Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis éducatrice de jeunes enfants. Waouh, c'est moi qui fait des waouh wow. maintenant. Quelle âge <rire> ils ça va de deux mois et demi à 6 ans, enfin voilà, c'est Éducatrice de jeunes enfants, pas... c'est-à-dire Oui. c'est-à-dire que je m'occupe de... Euh, quand les parents sont pas là, parce que je travaille dans une agence de garde d'enfants. C'est comme un éducatrice peu canin. Ou... c'est tu tu dire, tu, fais les labrador, non, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Euh, non, on va pas la balle mais Ah le ont, ils ont du caractère comme les comme les chèvres, du caractère. Aussi. Non, je te dire ça c'est un beau oui. tu m'appelle. Tu des enfants Non, j'ai pas d'enfants. Attends, oh, on a as déjà assez à garder. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà, je, je, je m'occupe déjà de, Bah oui, bien sûr. Tu veux combien euh, bah, deux déjà, ce serait déjà bien. coup que... D'un coup. Peut-être pas d'un coup, non Bon, en tout cas, pour Noël, c'est mort. Là, là, là, là ah, non, trop tard. non, mais là, c'est réglé. De... Justine, là, tu là, choisis qui Je te propose entre Jeff, entre moi-même, entre monsieur Bordas, entre Biko, entre Stouff. Moi, évidemment, j'ai une enveloppe aussi. Et Bichette, qui réalise l'émission, choisis la bonne personne, gagne l'enveloppe jusqu'à 10000 000 euros. J'espère passer la 2. Eh ben, j'ai envie de te faire confiance, Coé, parce que vu que as dit que t'augmentais en plus pour les fêtes, donc du coup, je veux te prendre toi. Oh, Quoi oh. J'avais dit pas celle à 2 €. Bon, Justine oui Voilà, ça fait il fallait que ça tombe un jour donc je te voilà 2 €. Euros. Mais non Arrête. T es sérieux ah, euh... C'est deux cafés au distributeur hein. Voilà. Ouais, ça, ça ah, fait un gratt au Justine. Ouais. Voilà. Mais montre-nous. Mais en fait non, <rire> c'est 500. 500 oh, €. Okay, oh, ouais. Justine 10 €. Oh je me suis j'ai Bah ouais, je vais très bien. Comme comédien, comédien 500 euros ma petite Justine. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou, profite bien, tu vas offrir des cadeaux avec ça, j'espère à qui tu veux ma belle, oui, d'accord Merci beaucoup, joyeux Noël à tous. Je t'embrasse fort, joyeux Noël Justine et embrasse tous les euh... enfants dont tu t'occupes, d'accord Merci beaucoup. Et puis là ah, ramener la balle, je te jure, c'est franchement pas comme ah. Non mais si, à, à la braderie on peut, le faire, un enfant de ans, on peut le faire on prend trois Pour on fait enfin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 ce que j'aime plus beau que la Corèse soyez sûr dans le où oui, j'ai coué en quatre terre l'écouter tous les soirs j'ai les oreilles qui frillent. attention Traknar il a eu une équipe d'amis thème soyez sûr j'en suis fier j'ai la cor en d'être avec vous ce soir j'ai le coeur qui pétit mimi cer -mi l'ergie. Le zap télé de Mico dans un instant là villa des animateurs reviendront sur le classement des, des animateurs télé. Bon, j'ai le classement des animateurs télé. Oui. pour ça que Alors. je vous disais je, je, je pense que voilà, c'est un public assez âgé quand même qui fait le classement numéro 1 Michel Simet sur France 5 pour Michel Simet animateur. Non. Mais il y est même plus je crois sur France non, 5. Mais non, il est plus il est, il est animateur. <rire> il y est même plus sur la chaîne. Il, il est, est sur de blagues des moroides mais c'est pas à chaque fois que j'entends un truc de Michel j'entends une blague des Euh, tout le monde fait oh oh oh. Bigard fait la même on le traite de, de, de vulgaire ouais. et Michel Thiemet oui, bon. ouais, ouais, enfin, bon. oui. euh, Nagui deuxième Jean-Luc Reichman l'animateur plus préféré des français Jean-Luc il oh. est troisième ce qui est très bien Jean-Pierre Pernaut quatrième Élise Lucet cinquième Stéphane Plaza, l'homme qui, qui touche un truc, il le casse. Il <rire> est drôle Stéphane. Euh 6e, 7e, Stéphane Bern. Ah oui. Oh oui. Stéphane Bern est 7e. Un légende, je l'aime Stéphane. <rire> euh, Karine Le Marchand en 8 je suis un peu déçu, j'aurais préféré être plus. Alors là, mystère de la du de chez mystère. Harry Rosolmac 9e. Hein euh, Moi je ne le vois même plus dans ma télé, je sais même plus ce qu'il fait. fait. Le dimanche toujours cette avec ouais, mais à part ça ouais, euh... Harry tu fais pas chier à faire plus hein, tu es 9e en ce qui est des Elle est très bien. Euh, Laurent de la il est 10e. Ouais. Ouais. Je vous en fais vite Patrick Sébastien il est 20e. Oh putain, il veut virer ce salaud. il euh, y a Claire Chazal 12 allez 21e Claire est pour, Chazal. Mais c'est pour ça que elle je vous... suis Mais c'est pour ça que je vous dis les personnes c'est un vrai. classement de personnes d'un certain âge ah ouais. qui ne regardent pas la télé, oui. ils voient passer Claire Chazal, ils disent Claire Chazal. Claire Chazal elle doit parler à 2000 téléspectateurs maintenant et elle est 21e. Mais elle ne présente plus le 20e de depuis des années. il Laurence... y a pas PPDA Laurence Boccolini elle fait plus d'émission depuis à peu près 9 mois Elle les 24e. Euh, sophie d'avant 25e Marie druckaire bon ils ont cru que c'était michel je pense 26e michel d'ailleurs il est 30e ah ouais. en fait, voilà euh, nous avons Gilles boulot qui est 35e la gaffe 36e carole Rousseau 37e jean lac Bourdin répondait 40e à euh, la Villard hier 41e mais je crois que c'est un sondage... qu il y a pas euh, baba là-dedans et euh... eh ben il est 50e les amis waouh wow. ouais, ah, ouais si il est 50e il y a 6,6 des gens qui pensent que c'est un bon anime même Elodie Gosson est mais c'est parce wow. que non mais je sais comment ça fonctionne ces sondages là je pense que ça fonctionne comme les, les personnalités préférées des Français c'est-à-dire qu'en fait celui qui gagne n'est pas celui qu'on préfère c'est celui qui dérange le moins Oui, ah, ça, oui. Regardez, c'est Jean-Jacques Goldman qui ouais, arrive numéro 1 parce ouais. que Jean-Jacques Goldman, personne déteste Jean-Jacques Goldman, ils ouais. chante plus, tu ne vois plus pourquoi il te saulerait. Quand ouais, tu dis vrai, Marcy, pff, tout le monde aime bien au Marsi. C'est pas déjà des... hors quand tu as une personnalité atypique, il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas. Ouais. Donc dès qu'on ne t'aime pas, ta cote d'impopularité monte et d'un seul coup, elle vient bouffer ta cote de popularité. Quand tu fais la moyenne, j'aime, j'aime pas. Et ben prenez Cyril, Cyril, il y a plein de gens qui l'aiment. Il y a plein de gens qui qu déteste Et comme quand tu réponds à un sondage Ça fait bien dire J'aime pas Cyril Hanouna Je le défends pas hein, Mais je pense que c'est comme ça Et donc il arrive dernier Or Michel Cymes Personne va dire J'aime pas Michel Cymes Oui c'est vrai ah, d'accord okay. Vous voyez ce que je veux dire oui, donc, oui. Je, donc voilà donc, donc je pense que c'est surtout Les gens qui dérangent le moins bon. Voilà regardez-moi ça Yves Calvi 12 e Il parle à 100 000 personnes Tous les <rire> fois Il est 12 e Ah mais non ah, Incroyable. Allez Vico, la télévision justement vite. Allez, on commence avec un témoignage très émouvant de Thierry Becaro, vous savez qui c'est oui, oui, oui. Ah monsieur, oui, monsieur, ah monsieur oui. Boulnoir qui revient ah. sur son enfance et son père violent, c'était dans ça commence aujourd'hui sur France 2. Mon père va se va se noyer dans l'alcool et tout à coup, c'est moi qui vais en faire les frais, mmh. sans que je sache pourquoi. C'était des des, des raclées, mais ce qui était terrible, c'est que je savais pas quand l'épée de Damoclès allait tomber. C'est que je ne savais jamais quand mon père allait rentrer dans tel ou tel état. C'était ça qui était était dur. C'est un très gentil mec Thierry Bécarrro. Oui, il a l'air vraiment non, adorable. c'est un très gentil mec, il y a beaucoup de con dans ce métier et Thierry Bécarrro est vraiment est un type bien. Bon, les plus légers sur Canal Plus avec Antoine de Conner et un sujet sur la pipe. L'autre jour du 1 il y avait des mauvais plaisants qui vous appelaient oui. euh, pour faire des blagues douteuses. Alors c'est très régulier, euh, c'est entre midi et 2 Et ils nous demandent bah, le prix de la pipe euh, <rire> Ça les fait beaucoup rire Je vois pas ce qu'il y de drôle, personnellement mais... Moi non plus C'est quoi le prix de la pipe <rire> Alors une pipe ça coûte de 6 euros jusqu'à 1500 euros 1500 euros Oui <rire> ça, fait, ça fait cher On a dû faire partie des plaisantins qu'on a dû appeler une dizaine de fois Et pour sûr. terminer bon, la rire et chanson FM bah, On termine avec la faute de goût de BFM TV Qui a balancé euh, High Shot de Sherif En plein direct hier soir après l'annonce de la mort. De, de Shérif Sheikat Daniel Cervon Oui euh, en fait c'est un gars qui était complètement Esselé parce que la, le, à 6h du matin les là, là le mec qui sent esselé c'est le mec de la technique Qui a dû appuyer ouais. sur le oui, bouton ouais, ouais, je ouais. Pense, ouais. Là il est convoqué ce matin il doit être très esselé lui ah, ouais, aussi ouais, ouais, ouais. Merci mon micro C'est le plus fort sur Énergie now Now judge what I'm doing Are high now Two skills that I'm ruined, cause I'm ruined Is it ain't enough for you to come and over? Cause we're free to love, so tease I made no promises, I can't do golden rings But I'll give you everything there ain't no science here so come get your everything tonight i've made no promises i can't do gold. bye Dans un instant, la compile on fera ça à 18h en public La compile des chanteurs qui n'articulent pas Nous aurons dans un instant les phrases qu'on peut dire Autant au lit que le soir de Noël Et la villa des animateurs qui réagissent au classement Des animateurs préférés des français, tout ça dans 2 minutes Ne bougez pas Énergie présente La Columbia Session de Jane A Paris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 change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les soirées ciné de Mathieu qui changent. Avec la télé Samsung, 140 cm, incurvé, ultra HD, à 599 euros. Au lieu de 699, 140 cm Mathieu. Et incurvé en plus. Avant, pour aller au ciné, tu prenais ta voiture, maintenant tu prends ta télécommande. Jusqu'à dimanche, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 100 euros d'économie sur le téléviseur Samsung 140 cm, incurvé, ultra HD. Et vos soirées ciné changent. Auchan. Dont éco-participation 15 euros, magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Ding, ding. Chez King Jouet, ce week-end, vous trouverez déjà les nouveautés 2019 attendues par vos enfants. Ah pourquoi vous l'avez pas déjà avant J'aurais pu les demander au Père Noël Oui, c'est sûr Donc, chez King Jouet, il y a le nouveau Monopoly Fortnite, les bracelets Twisty Pets, les nouveautés LOL, Maman, il faut rappeler Père Noël Ou réserver sur kinty-jouet.com et retirer en magasin dans les 4 jours qui suivent. Salut, moi c'est Pierre, Pierre qui roule beaucoup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 Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... J'adore bricoler, mais il manque toujours un outil. Du coup, vu le nombre d'allers-retours que je fais en magasin, l'addition commence à être salée. On vous répond, jusqu'au 24 décembre, on a sélectionné pour vous notre mallette Dexter sans outils à seulement 64,90€. Comme ça, vous aurez toujours le bon outil à portée de main. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin.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 Avec 150 radio digital énergie hit music only Carrefour on a tous droit au meilleur des Noël c'est les hyper soirées chez Carrefour dès 17h il y a 10 € en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur tous les jouets résultats des courses les meilleures économies c'est chez Carrefour un père Noël aujourd'hui c'est les hyper soirées dans les hypermarchés Carrefour et leur drive à partir de 17h il y a 10 € en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur tous les jouets avec votre carte Carrefour Carrefour limite à 90 € d'achat par jeu vidéo, console et accessoires, cycle trottinettes de 17h à la fermeture des hyper. Modalités produits concernés, magasins participants et horaires sur carrefour.fr. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes champs de Noël en streaming. Et ben moi avec le forfait Orange 50 Go à 9,99 €, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper <rire> Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients Pack Open à 9,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 24 €. 29 par mois. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15 € par mois remboursés pour les nouveaux clients engagement 12 mois conditions sur orange.fr. La bonne idée débuts, c'est un appareil à raclette à moins de 20 euros pour 6. Oui, maman Noël. À 8h avec monsieur, vous serez deux. Un commi mange pour quatre hein. Le Sweet Noël continue chez Buts en ce moment moins 30 sur la raclette grille Aya qui passe de 29,99 à 19,99 €. Oui, 19,99 €. Suite Noël, tout Noël. Limité à 3200 pièces. Intersport. Avant, c'était impossible pour Marc de savoir quoi offrir à son neveu. Moi, j'arrive plus à suivre, là, euh, tout l'intéresse. Mais depuis qu'il a découvert la carte cadeau Intersport, eh ben il va pouvoir s'essayer à tout Célébrons Noël chez Intersport et offrez du sport à la carte. La carte cadeau Intersport, c'est 100% de facilité et 100% de plaisir assuré. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions sur Intersport.fr Faites les fêtes et glissez les cadeaux géants sous le sapin. Jusqu'à dimanche dans votre géant de 11h à 13h et à partir de 17h. Profitez de remise jusqu'à moins 50% sur tout le rayon maison et petit électroménager. Oui, jusqu'à moins 50% sur les cafetières sèche-cheveux toute la maison et même la vaisselle jetable pour les fêtes. Joyeuse économie à tous chez Géant. Ouverture exceptionnelle de votre géant ce dimanche toute la journée. Remise sous forme de bon d'achat sur présentation de la carte bancaire Casino. Voir conditions et listes des magasins participants sur géantscasino.fr Maman, maman, on mange quoi le 25 fruits de mer Le 20.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 Sinon, faites plaisir en quelques clics avec notre e-card cadeau Ikea. Ikea Queer est vrai d'être le vrai Père Noël, Noël. Mais c'est impossible Pas sûr qu'il rentre dans la cheminée oh, C'est quoi c'est le BIFOR 17h, 18h sur Énergie Big Flo et Oli seront samedi 21h sur Énergie Pour une émission La Nuit de Rêve Le nom avait été trouvé ici dans cette émission oui. Grâce ouais. aux auditeurs d'ailleurs Et vous entendrez le jingle, je m'étais engagé à faire le jingle Dans quelques minutes je vous ferai écouter en exclus le jingle de démarrage je de l'émission de Big Flo sabre, hein, sabre. Je l'ai fait écouter à Big Flo Ils m'ont envoyé une photo, je vais vous la mettre sur les réseaux sociaux <rire> Vous allez voir la photo de leur réaction Quand ils ont entendu le jingle Normal, je l'ai fait valider par les artistes Oui bah et la semaine prochaine oh. c'est moi 21h qui prend extravalence. Oh mais ah, ça c'est cool. Extravalence de 3h où je mixe euh, ça va je vais être honnête avec vous je vais l'enregistrer parce que le en même temps le soir même je suis euh, à, à Lille pas, pas être ouais. à 50 endroits en même pas temps possible. donc je vais je vais l'enregistrer mais dans la semaine et avec euh, Guiklod on va vous faire un mix mais un truc Un truc, un truc de fou Vraiment, La villa des animateurs dans un instant La compile des, des chanteurs qui n'articulent pas On le fera en public ça oui. Parce que oh, ça, ouais, fera, ouais. ça fera plus marrer okay. tout le monde Mais voici le top 10 des phrases qui se disent Aussi bien au lit que le soir de Noël Je voulais les fais comme ça les, oui, oui, les autres okay, Elles sont courtes Vas-y doucement, c'est fragile à l'intérieur <rire> que ça passe Elles sont belles mes boules hein. Oh non, non, non. Faudrait qu'on fasse ça plus souvent les enfants sont dans leur chambre on peut y aller allez des tout mais dis donc tu as un gros paquet c'est fort non on a bien fait de faire ramoner la cheminée on s'est mis à trois pour la fourré chérie envo la purée et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 Plus tard, plus tard, plus tard, C'est c'est le bifor sur Énergie. Ah vous le voulez le jingle de démarrage de Big Flo et Oli. Ah, <Marie> ah oui, vous, oui. Allez, vous allez kiffer. Dans un instant en étant public. Venez nous voir en public, coépublicaténergie.com. Vous vous direz qui vient nous voir la semaine prochaine comme artiste. Mais je vous ai dit il y a quelques minutes le classement donc des 50 animateurs télé préférés préféré, des français. Euh, donc Cyril Hanouna est dernier. Ah il, ouais. est, il est 50e mais je vous ai je crois que je vous ai donné l'explication c'est c'est ça va pas je pense raison. que tu as raison non mais je crois que Cyril il est pas il paye il a compris que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas donc ça pondère les deux c'est ça enfin, oui ça si pondère va bien cet endroit là mais vous, vous euh, c'est comme les poules cool, quoi voilà Fondé. bon, bon. bon. Non, non. on se connecte avec la villa des animateurs oui, ou est on c'est parti on fait la connexion c'est bon on est connecté c'est bon villa des animateurs frustrés, très bonjour jalu krechmann Quelle troisième du classement de la villa des Animateurs Préféré de Français à l'appareil Bonjour Bonjour Jean-Luc Comment vous vous sentez après le, le classement Troisième Jean-Luc Reichman est troisième. y a pas quelque chose qui vous choque Jean-Luc est premier Ou Jean-Luc n'est pas du coup, je lance une grande manifestation samedi sur les Champs-Elysées <rire> tous en gilet Jean-Luc Exit Ex Ex <rire> les gilets jaune mais le gilet Jean-Luc oh, Frérot, tais-toi frérot voilà, Mais qu'est-ce qui est sous l'an ce mec là Toi t'es 3ème, moi je suis 50ème frérot Je suis dans le fond, la vérité je suis dans le fond de la raserain Je suis dans le fond les gars Là j'ai juste envie d'un kebab sain, un salade, tomate, oignon, un riz ça Xanax arsénique avec une sauce Prozac <rire> Non mais détendez-vous, c'est juste un classement ouais, Salut les gars, Patrick Sébastien Ça va, ça va alors Vous euh, m'avez pas dit C'est qui le premier C'est Michel Chimès Michel Chimès, Chimès. Oui ouais. Putain, c'est une marque de frigo Avec une marque de frigo, il est premier le mec non. Sans déconner, c'est pas un ça Perso, ouais je m'en fous, la place de 20 e ça me va C'est okay. pas un problème Patrick, ouais. il laisse sa place, 20 e c'est bien, bien oui. voilà. Sauf dans une partouze Parce que là, voilà, oh quand t'arrives 20 e tel qui qui douche plus les bras Oh, voilà. ah, ah, ah, qu'est-ce qu'on n'est pas serré au fond de cette boîte C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie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 change And in the bad times I feel myself Tell me something boy Aren't you tired trying to feel pas les magnifiques dans l'émission dans tout à l'heure je vous ferai écouter en exclu le jingle que j'ai fait avec toutes les équipes de prod d'énergie ah, on veut l'entendre à ah ouais. l'émission de big flo et lit demain oui en ah, exclu ah ouais à ah, les autres oui accrochez-vous c'est sobre c'est sobre. sobre dans 10 minutes vous fait écouter ça accrochez vous c'est un événement c'est okay. court c'est court assez ah, court ça ça, ça ça va partir en leçon dans toutes les écoles de radio du vrai. monde Ça, je voulais tout de suite ça, ça au Studec, ça, ça, ça, ça, ça va dormir Ça, mais oui, au Studec Au Studec of the Manhattan School of Academy De New York, tout ça va partir, tu vas voir Mais avant, on voulait faire une spéciale Les chanteurs qui articulent peu Vous aurez remarqué la nouvelle tendance maintenant euh, Dans la musique, c'est plus ça va Plus on, on, on, on fait, fait des fins Ce qui fait que quand tu es auditeur Et que tu n'es pas ultra fan Et que tu n'as pas les paroles Tu galères un peu à répéter les paroles, c'est-à-dire chez toi, tu sais te faire pareil, mais t'as pas bien entendu. On s'en fait quelques-uns Allez, allez, allez. Dadju, Dadju, des fois, bon, un petit peu quand même on a mon amour, notre vie c'est pas leurs affaires si tu nous veux ensemble pour toujours mais de l'œil des gens mais <rire> <rire> a plus de batterie ouais. <rire> <a> <rire> <rire> on dirait mon iphone qui se bougez il, il est sur 1% ouais. <rire> que blague pareil je vous demande de tout mon courage je t'ai présenté à mon entourage je me souviens comment tu un peu de chaussures sur ton cuir tu pas vaille <rire> tu sais oh, faut non dès les débuts de votre parcours j'ai rien, rien compris les amis les amis c'est si quelqu'un a compris cette phrase <rire> hey, on la refait je t'ai posé à mon entourage je Ça. me souviens commenter à mon peur de chaussures restes ton tu parais ah. tu dis sais que je me formé je les débuts de votre parcours tu formes et je voudrais qu'elle revienne mais le mal est fait Tu sais compris y ouais. Gims, fois, y a... il, y, il y a des moments on comprend pas même Kimms des fois il y a il des... c'est un menu indien je crois Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. <rire> on dirait, on dirait, on dirait une, une version indienne de bella Bellani. Bellani alors et avec ça monsieur vous prendrez politique politique façon monsieur et puis et puis ça vous pour deux personnes des du riz et je vous mets une petite salade avec ça mais même ayana kamura qui était notre invité cette semaine bon alors papi miki bazan j'entends des bayatre son mort alors papi miki bazan J'entends des de Et Joel, Joel, Joel. on n'est pas, pas toujours au comble de l'articulation. moi je le laisse. Voilà, Miko, que vient-il de dire J'ai compris, compris Il a dit il faut remonter <coughs> la lunette. La <coughs> lunette on je le laisse on va pas parler de shit shit il dit lunette il dit lunette écoute on va eh. remonter la lunette gros. ah ouais. <rire> il dit lunette mais non viens dans mon délire allez let's go viens dans mon délire viens dans mon délire il va pas dire vas-y remonte la lunette gros mais je viens de remonter la lunette mais non oh. il dit viens dans mon délire allez let's go Viens dans mon déla la laisse, let's go. Viens dans mon déla la laisse, let's go. Il part de moi mais je ne laisse. Pro. Je t'agadis, je pas la laisse. Et là, et là, vous avez entendu la troisième ouais, Il faut que je mette la laisse. Non. <rire> j'ai j'ai une gadi, il faut que je mette la ta gadi, j'ai pas la laisse, gros. go. La. Les Pro. Oh. Oh, ah, on, oh. on voit que j'ai <rire> <la> fait <fée>. gros. <rire> gros revient beaucoup hein oui. c'est bien ça aussi c'est bien bien oh, C'est pas vrai. Mais moi je pense, moi je pense. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire je vous dire ma, ma conception Oui. Vas-y. Je pense Évidemment, tous ces artistes sont des grands artistes, c'est de bien la sûr, vanne, ce que sûr. je fais. Oui, Moi je pense que le studio, l'enregistrement, est à côté d'un dentiste. Ils se sont tous fait désensibiliser les les, les les gencives. Ils sont encore anesthésiés et, et, et, et, Il y a encore la langue pendouille Tu sais cet effet de... <rire> sont pas tabouilles C'est gros, gros. gros. C'est pour ça qu'on entend que gros, le reste c'est Gros Le reste, on a PNL, PNL aussi, ah des fois. Mais voilà, je crois que la réponse est dans de toute façon. La réponse est dans ce qu'ils vont chanter. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Je t'enferme dans bien la conclusion est dans la dernière phrase. Je comprends pas pourquoi, je ne comprends Merci du sur énergie. Merci d'être avec nous ah. dans AnaStar, la chaîne de l'émission publique. For rigoler, for <rugle> <Pour> rigoler, for <rugle> rigoler, for rigoler. A tout de suite. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. is qui s'est passé à la maison chez eux dans leur oui. petite ville. dont on n'est peut-être pas au courant l'actu cette semaine a été marquée évidemment par ce drame à Strasbourg. Mm -hmm. Le marché de Noël a redémarré, je suis très content d'en parler il y a 2 jours avec notre camarade d'énergie de Strasbourg. Oui. Je suis très content que le marché de Noël reprenne, la vie reprend ses droits. C'est une très belle période, je sais que beaucoup de touristes ont annulé leur visite à Strasbourg et leurs venue dans les hôtels. Bon, voilà, c'est toujours idiot mais la peur on peut pas la contrôler. Mais allez-y si vous habitez Strasbourg, si vous habitez même à 100 km, allez dans cette belle ville. Voilà, la, la sécurité est présente comme dans beaucoup de marchés Noël et allez-y. Parce que c'est Noël Et Noël est une date importante C'est un moment de fête Faut la, Vous la laissez pas gâcher Vous pouvez pas rester chez vous Dans votre salon à vous enfermer Par peur de tout Donc allez-y C'est ouais. le meilleur pied de nez Qu'on peut donner à tous les terroristes du monde Mickaël Deux secondes au téléphone oui. Il habite Vitré dans le 35 C'est ça Vitré Non je mettrais ça dans l'île des vilaines C'est ça Bonsoir Coé Bonsoir l'équipe comment, ouais. comment ça va mon ami Attention Lui Mickaël Il fait l'actuel Lui tout seul Que fais-tu Mickaël Voilà, moi, je fais le plus gros burger du monde à la carte d'un restaurant. Voilà, rien que ça. Ah, Jeff, ses yeux viennent de faire des demi-miettes, des demi-tours. Il s'envoie. <rire> ah là là, le, mais alors, tu fais le plus... Il est déjà à la, à la carte du restaurant Ouais, ouais, il est déjà à la carte d'un restaurant. Tout à fait, les est au mien, du coup. Hein. Comment il s'appelle le burger Alors, le Freedom Sachat-Toware. Sachat J'ai compris ça aussi. Le Freedom Sachat-Toware. <rire> euh, Excusez-moi, monsieur Joule, vous pouvez articuler, si vous voulez. Alors... Duo. Comment il donné Un nom anglais mais j'arrive pas à le prononcer. C'est le vin du madevenir. Gros. No. Et et donc il s'appelle le Alors attends, comment tu l'as appelé je, je trouve pas le truc. Ridom Sacha. Le Freedom Sacha Tower. Bon là, il est Sacha. là il va être à la carte du restaurant comme D'accord. On sait combien il pèse Ouais, il va peser plus de 400 kg. Oh, oh, alors... alors... comment c'est possible combien Comment on peut manger un burger de 400 kg Ah on se met à 2000 hein, on se met à 2000 ah ouais, dis, okay. euh, très bien ça c'est une bonne idée Et alors, je suppose que c'est dans, dans un but humanitaire dans le profit dans une recherche quelque chose pour donner de l'argent ouais, tout ça exactement en fait si. euh, du coup moi je réalise le burger à, pour l'association le noël de Sacha donc l'association que j'ai montée avec mon père il y a maintenant 3 euh, ans euh, avec laquelle on distribue des cadeaux euh, pour les enfants malades donc à Paris, mari à l'hôpital trousseau. Et euh, nous, notre but ultime, c'est de financer un bloc privé de recherche euh, contre le lymphome, donc contre euh, le cancer. Parce que moi, j'avais un petit frère donc, qui, était, euh, qui a été touché par cette maladie à 19 ans et qui est mort à 20 Euh, de tout ça et donc euh, nous on a décidé de transformer en fait toute cette tristesse en énergie très bien. et euh, de, de la redistribuer aux gens qu aux gens qui sont aujourd'hui à l'hôpital et qui ont besoin de... nous Voilà, Absolument. donc euh, donc c'est une bonne action sous forme de constipation, je trouve ça <rire> très très bien parce qu'après un bon hamburger voilà, de 400 envie. kilos, oui, euh... moi ce que je veux mon ami c'est que, que tu... Il y pour mettre les deux mots dans la même phrase. <rire> et... Ce que je veux c'est que tu me donnes l'adresse du restaurant et je veux que vous preniez le plus de sous possible pour ton association. C'est quoi l'adresse Alors c'est le Sacha Diner, donc euh, à Vitré, donc dans le 35 Et euh, chaque part du burger sera vendu 2 euros hein, donc vraiment, ça Et c'est c'est à partir de demain samedi C'est ça, demain samedi, donc euh, toute la journée Il y aura des, des voitures américaines avec euh, des pin-up, des super-héros euh, Pour faire une journée euh, amis, totalement on, folle On va tout mettre sur le Facebook pour que les gens viennent te voir Et que tu prennes pas mal de sous avec ton burger et on t'applaudit Bravo, Bravo. Bravo. Je vais y en a le mica, et là de retour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 Chez King Jouet, ce week-end, vous trouverez encore les jouets préférés de vos enfants. Ouais, c'est ça. Comme si le Noël, il n'avait pas déjà tout dévalisé. Justement, non. Chez King Jouet, il y a encore des licornes Poupsie, des Toupies Beyblade, des Boules Lol. C'est vrai Oui, et on peut réserver sur king-jouet.com et retirer en magasin dans les 4 jours qui suivent. King, king, king Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Alors, ils annoncent quoi pour cet hiver Ben, comme d'hab, un foie de canard. En ce moment, la barquette de foie gras de canard mi-cuit entier Guillaume Dunois est à 9,90 euros. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Barquette de 170 grammes, soit 58,24 euros le kilo. Origine France, modalité et magasins participants sur noël.intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés sucrés. et sucrés. It's never your fault With a bang, bang, bang Banks and Ranks, Sean DePaul It's a-ho, a-ho C'est action, vérité T'aimer ou quitter Et l'histoire est sans cesse Répétée Qui commettra la faute Qui de nous deux claquera la porte On dirait bien que l'enfer C'est les autres sife on se renvoie la balle et tout normal jusqu'à ce que tu tires car au j'ai mal The day is incredible Try lock like you out for your age is staple Bull be a stun like them name carnival Do no your bad things that I feed them eager around, them real amigo Bad problem, bad problem C'est pas ta faute Ce n'est jamais de ta faute ah, Ce n'est jamais de ma faute C'est ah, pas Ce qui mérite pas Dans un instant vous entendrez en exclus <rire> on a continué Il a raison il a raison il a raison Ce qui raison Allez, il a raison, ça nous rend compte euh, on, on écoutera le Scooby version française okay. tout à l'heure Avec avec, avec moi dedans On vous fera écouter le nouveau jingle de Big Flo et Oli ah. L'émission c'est demain soir à 21h C'est un samedi soir avec eux, la nuit de rêve Vous aurez dans un instant l'appel jeu de mots Vous connaissez le principe de l'appel jeu de mots On appelle quelqu'un, trois personnes Et quand on appelle les trois personnes, si les trois personnes restent en ligne Ça fait une phrase d'accord Et cette non. phrase généralement est un peu euh, ouais Pas très intelligente, mais me fait rire parce que je n'ai plus Mais mais nous fait mal En plus j'ai des cheveux Ils sont un peu À l'intérieur je suis en court Je suis en afro dans ma tête Il pousse dans l'autre C'est François En afro à l'ordre Il pousse dedans C'est Michael à l'intérieur C'est ça que vous ne voyez pas Vous êtes vous arrêtez à ce que vous voyez C'est pas bien Vous ne pouvez plus travailler votre imagination Vous avez perdu votre âme d'enfant Et il y quelques jours de Noël C'est très très moche C'est moi qui vous le dis Avant le jingle C'était que Florey Il va se calmer N'importe quoi C'est méchant. Oh, là, là, là, là, il va se calmer. Grou. Oh, on, on y va avec plein de messages d'auditeurs, j'en ai beaucoup sur tous les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Facebook, Instagram, courriel officiel. Suivez-moi dans le week-end je vous mettrai plein de photos de notre One Man à Rouen. Oui, on a kiffé. Oui. On a kiffé. je suis très content. Lille la semaine prochaine, c'est blindé. Je suis très content. J'ai j'ai mes deux trois copains qui voulaient venir, je sais même pas où je vais les mettre à ah, dur, Enfin, je vais les mettre sur scène. Je pense qu'on va attaquer le premier One Man, on va mettre des gens sur, sur scène. C'est drôle ça. Bah, oui, plus de place dans la <rire> Est-ce ça a... il sont à côté de toi du vous plaît Ça, ça vous plait fait marrer ah, ou... contact direct. Mais tu sais quoi Je te jure j'y pense ça peut être drôle. Ah ouais, tu veux peut-être la semaine prochaine vu comme c'est blindé à Lille, j'ai peut-être en mettre deux trois sur scène. C'est drôle. C'est drôle. C'est une bonne idée. Ah ouais, c'est drôle. Ça, ça a, a jamais été c'est une bonne idée. Est-ce Est bon. que Jeff a accordé sa guitare Oui non non. Ah non, non non non. Ah mais tu C'était nickel à Nantes. Ah il a mis ça sur le tapis en dernier. Non, je suis pas La dernière fois il m'a fait pire. quest qu'il a fait One à Nantes. il oublié que c'était lui. Ah cest à était là, il était là, il me regardait avec un sourire Je le regarde, je fais eh", il me fait, « Eh ?» C'est à toi Eh ben <rire> « oh Salut !» <rire> Il était ailleurs ouais, il il était, ça, a fait, ça a fait rire les gens Il était déjà au restaurant Ah bah ils ont cru que ça faisait partie du spectacle C'est ça sûr. Allez, je vous lis plein de messages Moustapha euh, qui me dit euh, « Si euh, vous buvez, j'ai ja euh, une question à vous poser Vous buvez jamais quelques verres, vous et votre équipe, avant de commencer votre émission ?» Voilà, c'était la première question Euh... Alors, avant, ni avant, ni après. après. Est-ce que vous préparez <rire> votre discours avant l'émission, avant de commencer Respectez l'ordre des questions, s'il vous plaît. Alors... <rire> Ah ouais, d'accord. Alors okay. alors non, on voit pas, pas, pas de verre pas, avant non. et euh, je prépare euh, pas vraiment mon discours avant non plus. Voilà, j'espère avoir répondu dans l'ordre à ces deux questions. Salut Coco, je suis Dina Duquer. Je suis peut-être la seule à t'écouter en Égypte. Ah non, on est deux, il y a ma soeur aussi. Merci je voulais bon. te dire qu'on t'aime très fort. Je pars en France dans quelques mois, j'espère vous voir et ramener des pépitos amicaux bip bip. Ah gentil. Sinon Coco, pourquoi j'ai pas le droit de participer à vos jeux Moi aussi j'aimerais gagner un truc. Moi aussi j'ai envie de parler à mon chanteur préféré. Je me sens à l'écart à côté de ces pyramides et le qui a perdu son nez je vous aime tous je vous fais de gros bisous qui claquent et qui font bam et ben gros bisous qui fait bam et gentil. tu viens nous voir quand tu veux il y a Sébastien Garnier qui m'a envoyé un message il me dit le T le mec a tiré sur le TGE c'était lui oui. oh merde c'est la photo de moi dans Vie ma vie de chasseur ah ouais. ah ouais, c'est ouais, énorme ouais. J'avais fait vie ma vie de chasseur J'ai tiré sur rien vous Non, non, tu n'as pas fait vie ma vie Tu as subi vie ma vie chasseur C'est pas, <rire> pas pareil Olivier 91 qui me dit Merci de nous faire rire tous les soirs Tu es notre médoc contre l'amorosité Ton équipe bordasse Tout le monde hein Vous qui êtes juste au top Toujours fun Trois heures c'est long Mais avec vous c'est trop court Ça c'est gentil Théoligno qui me dit Qui appelle à la pharmacie En direct sur énergie Mort de rire Continuer comme ça Bah voilà, c'était hier C'était drôle la pharmacie Sabve qui me dit Je suis refait Je reçois ce mail Via la vieille photo de toi limite tu as des vie concours des animateurs, il faudrait que tu puisses leur donner une photo de toi. Il y a quoi, quoi Ah, ils ont mis une vieille photo de moi Le concours des animateurs, quel concours des animateurs Je ne fais pas le concours des animateurs, moi Bah non Bah apparemment, tu pas, pas prévue Non, c'est pas des animateurs C'est des humoristes Bah non Présenté par Laurence Boccolini, réunit les humoristes et animateurs de la télévision qui se battent pour les le trophée Ah ouais, donc tout est, est fait tout est mélangé, Ah oui moi bon, m'a toujours dit humoriste. Ah oui, oui parce que moi si c'est animateur je fais pas, j'aime pas cette émission. Je le dis clairement, je n'aime pas ça du tout. Euh, c'est quoi la différence entre les humoristes et bah, animateurs sur le, le fond de l'émission c'est les gens Okay, je, voilà Je peux pas te dire plus Les animateurs qui se mettent en avant Et qui font tous 800 vannes Ça d'accord Donc euh, je pour ça que je ne le fais pas Depuis des années Que vous ne me voyez pas faire cette émission on va régler ça. Je ne fais pas le concours des animateurs Parce que je me fais chier voilà. Je peux pas faire mieux le... <rire> ah Je peux clair. pas vous le dire ouais. autrement que ça euh, passé. Avec des <rire> mecs qui font que des émissions inintéressantes Et qui se la racontent pendant 3 heures À faire des vannes je des, non, des non Non mais ah je n'ai rien, rien contre eux C'est juste que j'aime pas ça ouais, Ils sont tous séparément ouais. très sympas Mais pris ensemble C'est un peu le concours J'aime pas ça Je suis qui de sortir du lot Plus j'aime quasiment tout le monde, mais une fois mis dans cette émission-là, ça devient lourd. Donc, c'est pas mon truc. Alors que qu'humoriste, je trouvais ça drôle, mais si c'est humoriste animateur, <rire> ce sera sans moi. Euh, voilà. <rire> Il y en a un qui me dit « Coye avec des cheveux à l'époque, on dirait Joule. Oh, ça va maintenant <rire> !» C'est vrai en ah, plus c'est ah, blonde. C'est vrai j'ai une teinture blonde. Vous la mettez tu la mets sur Instagram s'il ouais, te plaît, ce soir voilà. Euh, Diana qui me dit Coe mi, mi ac, un saludo Colombia. Coe je t'aime, je te ramène un sac de Colombie, passera la douane ce OK, ah, <rire> Anthony qui me dit, Coé, je te déteste, toi et toute ta bande de connards, vous n'avez rien à foutre, honte à toi Ça, je dois dire, c'est le haters du le jour, jour. Voilà, Non, je n'ai pas fini, est-il possible de discuter avec vous Coé, mon pharmacien qui est passé à la radio, monsieur Clavel, est-ce qu'il est possible de l'écouter Car j'étais fan, mon bus, et j'ai pas eu le temps de l'entendre podcast, podcast, podcast, podcast Podcast, c'est un tout. truc qui vous fait marrer, podcast Un message intéressant, et je vais le lire, ça prend deux secondes Mehdi, euh, Mehdi, chez 4 qui nous laisse un message, vous l'avez bien compris Mehdi Sheikat, le même nom que celui qui a été abattu en musique visiblement <rire> par les gens de BFM TV euh, il me lit ce message, salut Coé Je fais partie des victimes des attentats, non pas parce que j'ai été attaqué, mais parce que je porte le même nom de famille que ah l'assaillant oui, qui a été à, qui a attaqué les habitants de Strasbourg depuis trois jours. C'est l'enfer de porter le nom d'un assassin. Peux-tu essayer de faire comprendre aux gens qui insultent mes origines, ma religion, ma famille, qui m'accusent d'être complice des menaces de mort, j'en passe, je reçois tous les jours, que le fait d'avoir le même nom de famille que l'assassin ne fait pas de moi un criminel en France, tous les Durand et les Duponts ne sont pas tous de la même famille Donc c'est pas parce qu'on porte le même nom de famille que je le porte dans mon cœur Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie Et depuis trois jours, ma vie est un enfer Et ah encore, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour et d'autodérision Mais je pense que tous les autres chez 4 qui existent en France Qui n'auront pas forcément la patience que j'ai eue avec certaines personnes Après, les cons, je ne peux pas les rendre intelligents Je ne suis pas magicien. Un petit mot de soutien de ta part me ferait plaisir et que les gens arrêtent cet amalgame et de mettre tout le monde dans le même sac. Il ah y avait déjà l'amalgame musulman-terroriste. Oui, bah, déjà. Il a ouais, déjà ouais, été déjà. enlevé. Ah, Là, si en plus t'as le même nom. Tu portes a... le même nom de famille. Je crois que celui qui avait... Euh, Souvenez-vous du, du précédent attentat en France. Il y avait... Euh, Mérard, Mérard euh, Non, pas, le, le, le, le gars qui avait tiré... Euh, Mohamed Mérard Non. à Toulouse Oui, on va y en avoir arrivé. Les Farquachi Non, ah. Toulouse euh, parce que a, je, je pense à un nom de famille bien précis parce que c'était le c'était un, un, un jeune qui, qui avait bon voilà qui avait qui avait, qui avait tué qui s'était fait abattre et qui avait un nom très connu en Afrique et oui. ce nom revenait beaucoup et, et, et, et des fois il y avait oui, Koulibaly. Koulibaly, Koulibaly, Koulibaly. Koulibaly voilà, ça, et il y a beaucoup de Koulibaly. Ah oui, il y en a voilà, beaucoup. Ouais. c'est sur des noms qui sont répandus et c'est vrai que d'un seul coup, quand tu as rien fait que ton nom vient à la une des journaux et que tu as tes voisins ou des gens qui t'appellent parce que tu es dans l'annuaire. Mais je crois que tu l'as dit Médi. T'as dit, les cons, je peux pas les rendre intelligents. Ah, ah. bah voilà, s'il y a des gens qui t'appellent et qui traitent de terroristes ou qui t'insulent parce que tu portes un nom de famille, bah écoute, laisse passer, euh, c'est pas grave. Je crois que 99,9% des gens ne font pas l'amalgame et tu en auras toujours qu'ils le feront. C'est comme ça, les cons, faut Courage. vivre avec et pas trop près si possible. Voici Georges Ezra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 I'll be riding shotgun underneath the heart some feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the heart some feeling like a someone south of the equator navigating gotta hit the road gotta hit the road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 ride shotgun and the heart feeling like someone you got to swim across swim the back saying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 Merci d'être avec nous J'ai le moment, avant de faire l'appel, avant de faire l'appel, je de mots pourri, j'ai envie de vous faire oui. écouter le jingle de Big Flo pas. et Oli en exclue. Attends, est-ce qu'on a une heure devant nous Ouais, c'est bon. Parce <rire> que c'est comme ton, bon pour tes mix. C'est vrai que, que Big Flo, c'est C'est Big Flo ou c'est Oli qui m'a laissé un message C'est Oli qui m'a laissé un message il y a deux jours. Euh, je vous fais écouter parce que ouais. Est-ce que samedi, toi, euh, samedi soir Tu seras dispo au téléphone On aimerait t'appeler plusieurs fois dans l'émission En mode tu nous coach et on te demande un peu Appel à un ami tu vois tu nous donnes des conseils Et on te fera une grosse voix En mode le roi de la radio tu vois Le dieu de la radio J'ai dit non Ah j'ai dit c'est combien Non, non j'ai dit je suis sur scène à Rouen. Oui. J'ai dit faites-le jusqu'à 21h45 et je vous reprends je vous reprends en sortie de en sortie de One Man à 23h15. Et donc j'ai fait le jingle. Ah, si le ouais. jingle est terminé d'ici <rire> J'ai fait valider, j'ai fait valider ce matin, je l'ai renvoyé quand même. Ouais. Donc j'ai eu leurs photos des deux, ils m'ont envoyé une photo, ils m'ont dit tête de nous quand on écoute euh, ton jingle. <rire> Bon, il est sobre, il est court, il est élégant Imaginez, vous êtes samedi soir, je vous le fais écouter en exclure okay. Salut c'est Coé, ce soir Émission spéciale avec Big Flo et Oli Les gars, comme vous me l'avez demandé C'est moi qui gère le jingle Sobriété, efficacité Efficacité, ok Ce soir, samedi. Samedi. Samedi. samedi samedi Ce soir, samedi soir avec Big Flo et Oli Big Flo et Oli Big Flo et Oli, Oli l'émission La Nuit de Rêve. Oh, la Nuit rêve, R -E, R -E, R -E -E. La Nuit de Rêve avec méloine okay. yes, de puissance sonore. Cette de puissance sonore 12000 de puissance lumineuse. <rire> 000... Ça sert à rien à la radio, mais ça fait bien. Ce soir, le show. <coughs> Bibi, Bibi, et on lit sur Energy Sobre Il est une heure du matin, bonsoir Merci à ça tous L'émission est ça. déjà terminée Je crois que j'ai fait le jingle le plus sobre de ma vie ah, ça ah, ça va. Va. Si tu veux mon avis, ça manque d'un petit décompte qui part de 40 ouais. oui, voilà. <rire> Et vous savez quoi, la semaine prochaine je fais extravadense si je vais faire des jingles à l'inverse ah, yes. Extravadense Energy ah. Sobriété. sobriété. Bon alors, euh... elle l'appelle euh, on fait l'appel On y va. Ouais. Je, je Combien de personnes 3. Te... Je vais, Deux, trois. Okay. Je vais être honnête avec vous. Quoi C'est chaud Tu y crois pas Ça marchera sens... pas Tu le sens pas C'est nul c est... C est... Ça demande une certaine concentration. C'est pour ça que tu fais des claquettes Ah non, il faut que ça marche, ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je garde <rire> les ça trois Ça fonctionne. Ça c'est la... la relaxation. <rire> c'est le moment où si j'ai les trois personnes, ça marche Guy Claude il coûtait dans stress, mmh. tendu, Moi je là. joue ma vie à chaque fois. Il essayait, il m'a dit il m'a dit coco en théorie, ça répond. Mais ouais, il c est, est, c est possible vrai. que les gens aient répondu une fois et, et ne veuillent plus répondre. oui, c'est possible. Nous, nous appelons monsieur Papane. Papane Papane, Papane. Oui. madame Betty. Monsieur Well. Papane Well. Oui. Attention. Et quand nous avons les trois en ligne, nous obtenons la plus belle phrase oui. du monde. Bon, madame Betti, si c'est la réponse. Je rappelle, tu viens de comprendre. Moi, pas, moi <rire> Bonjour, vous êtes madame Betti, vous êtes Betti oui. oui, bonjour, oui. je m'appelle Coé on est sur énergie. Comment allez-vous Betti Très bien. Très bien, je vais vous présenter Betti, monsieur Papane, vous êtes là monsieur Papane oui, bonjour. c'est monsieur Koe, je vous présente euh, Betti à l'appareil. Bonjour. Voilà, et là, j'ai besoin de vous pour tenter une expérience. Nous avons Betti, nous avons monsieur Papane, Allô, oui. nous avons Caroline, madame Weil, vous êtes là Oui allô. Bonsoir madame Wel, c'est Coé à l'appareil énergie, bonsoir. Alors je vous présente madame Wel, monsieur Papane. Et, et je vous présente et je vous présente Betty. Alors à l'appel de votre papa nom, dites-moi oui. Betty Oui. Papane Oui, bonsoir. Wel Oui. Betty Papane, oui Papane. Wel. Oh, fiche ça. Hey, baba. Ouais, quand par n'oublie pas ton petit oulier Moi je disais ton petit coé parce que c'était très perso <rire> Bravo Bravo Bravo C'est un festival, nous avons réussi notre coup Et pourtant nous avons eu un jingle mal calé un, une, une auditrice qui chantait en décalé Et un public qui écoutait une autre musique Et malgré tout on a réussi Comme quoi Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile Mais plus facile avec un grand sourire Donc je souris quand j'ai mal à la vie Car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit Elle m'a dit donne ça sa merci puis ta vie comme une jeunesse infinie tant toujours la main au plus démuni Avant d'être important soit un homme inutile Elle m'a dit aussi qu'ici si tout est fragile Tes écoute, on te raconte c'est comme ça la vie. Oui, comme des douleurs and des billes combien on parader. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Dans dans a vie on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 lay lay lay lay la la lay lay Hva? Merci d'être avec vous sur Énergie Qu'est-ce que nous ferons ma petite stouffe dans un instant Nous aurons des cadeaux à offrir. on jouera à quoi Oui, on aura une PS4 Pro à faire gagner ah Et le coffret Mission Impossible Et, on, et yes. comment et comment il la gagne les gens En nous appelant au 0870 42 48 Très bien, on jouera à quoi Bonjour à OK ce c'est. On appellera à regarder tout le monde autour. Bonjour OK ce c'est. Je suis pas sûr du tu sais tout. <rire> c'est pour ça. On gère un magasin de jouets tout à l'heure. On aura le jeu public des Miss France puisque ça y est on a les photos complètes des oui. Miss France. Mais attention le Zap télé de Mico petite pro, petit prolongement, ah. y a-t-il une news Il y a une petite news télé, on apprend que Jean-Luc Lemoine annonce son départ de C8. Mais non, oh, oui. il a fait ah un tweet, ouais. il a il a tweeté non. comme quoi il partait de, de l'émission, ça y est. Ah, il le dit même pas à l'antenne. non, il n'a pas eu le temps de, de le dire. Mais je crois euh, que, euh, en fait. mais, mais parce que je crois que il souffrait de de lui l'émission du vendredi, si je dis pas de bêtises, il y avait un petit côté euh, Je crois que la dernière fois il a pas pu finir ce qu'il voulait par oui. Ah oui. Je oui, crois oui. qu'il voulait finir son truc et que Cyril J'ai regardé. <rire> est ah, plus tôt, dit il a dit je commence plus tôt, merci et au revoir. c'est ce, qu -ce ah, qu'il ce qu dit dans Et truc. il a pas pu finir et, et voilà parce que Cyril a démarré au début à 23h10 puis 23 puis 22h45 puis 22h30 <rire> il gratte, il gratte. puis 22h20. Bon bah maintenant vendredi ce soir ah, là il va être en en, fait. en, il va être en prime. Je pense que c'est ce qu'il fallait au début et en plus il y a plus de voicekid en face donc c'est le moment pour bien se lancer en ah paille. Ouais. C'est oh malin, hein. attention, c'est c'est mais malin, mais je pense que lui il en a peut-être un peu souffert euh, de, du truc derrière. De bah, de... Surtout s'il prépare une émission et que derrière on a rien vu Regardez, je vais vous, la, je vous voilà. la faire, voilà voilà comment ça s'est passé. Okay, euh... L'autre il n'avait pas prévu qu'on arrive derrière, il a dû dire bon dans un instant il y aura les 4 tiers, alors dans les 4 tiers vous verrez le meilleur de tous. Ça, de... ça, eh eh ça mais, va bon jean Mais tu sais que tu jertes une burne en fait Ah j'en ai rien à foutre, je te jertes une vraie burne qui fait les 4 pières les chéris ça, <rire> ça devait être à peu près comme ça ça devait être l'info oblige, les gilets jaunes arrivent ouais. voilà. oh, c'est ouais. l'embrouille de chêne oh. ouais, ça va, ça va c'est rien tout ça ouais. plus grave. ça se fasse un jour, ça se fait des bisous le lendemain oui, c'est le monde de ça. la télé allez à tout de suite on est de retour passez votre samedi soir avec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 spécial de Big Flow et Oli. demain 21h minuit sur énergie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 et vos projets vont plus loin. Nosibé. envie de trouver le cadeau idéal pour Noël Rendez-vous vite chez Nocibé pour les jours exceptionnels. Jusqu'à ce vendredi, profitez de moins -30 Oui, moins -30 sur tous les coffrets. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2h sur nocibe.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur nocibe.fr. Salut, c'est Alex Good. Ah, je suis toute excitée parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, c'est Crazy Christmas avec des apps complètement cuisinées. Par exemple, cette semaine, 30 € de remise sur tous les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 suite Noël, tout Noël. Limite à 8000 pièces. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, là ils sont champions. Lidl, je parie Eh bah oui, champion des champignons blancs de Paris. Aujourd'hui et demain, ils font la barquette de 500 grammes de champignons à 1,49€. 1,49€ des champignons. J'en ai les pieds coupés. Ah comme les champignons variété pieds coupés. Et à ce prix-là, les champignons, bah, bah c'est pas doux. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,98€ le kilo, catégorie 1, variété de Paris, calibre moyen, origine Belgique ou France selon supermarché. Plus d'informations sur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 Nous, on propose le PC portable Thomson 14 pouces avec 60 euros de réduction. 139 euros le PC portable. Le petit ravi et votre budget aussi. Conforama, jusqu'au 24 décembre. Conditions en magasin et sur Conforama.fr. Chez King, King Jouet, ce week-end, vous trouverez déjà les nouveautés 2019 attendues par vos enfants. Euh, pourquoi vous l'avez pas déjà avant J'aurais pu les demander au Père Noël. Oui, c'est sûr. <rire> Donc, chez King Jouet, il y a le nouveau Monopoly Fortnite, les bracelets Twisty Pets, les nouveautés LOL. Maman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 Baila como si fuera la última güey y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí rumba baila como si fuera la última pe y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí taquita aquí eres un besito Aquí prende los motores de aguas aquí en la Jenny llegaron los anan aquí no le va el purí sobresale de tu tren no trajo pancito pa que llene no trabaja es que yo me sé lo que ya cre que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene apionaje el purí sobresale de tu tren no trajo pancito pa que llene no trabaja es que yo me sé lo que ya cre que ya se sabe. like if it was the last time and teach me that little step that I don't know, a little kiss soft rumba Everyone who know how to play But work can keep it tight every day, and I, I, I know you need a taste now, me como si fuera la última y enseña me cepacito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui à noël ah euh, 17h 20h coursy prend les reines. La radio Non, pas ceux du Père Noël Et bim, c'est pour moi C'est cadeau hey 17h, 20h C'est cohésion énergie Demain, samedi, y aura-t-il Y aura-t-il pas Gilets jaunis Des Gilets, jaunis hey, hey. Gilets jaunis hey, hey. Lundi, on fera venir euh, Cobb Johnson, c'est ça, oui, ça. Cobb John, Johnson, il Johnson. Bah, Pour moi, c'était Cobb John bah, Moi, c'est marqué Johnson Il <rire> a rajouté le son Ah ouais. comme Chachan Bah ouais, maintenant ça marche Il a, il a, il a la rajouté ta... et, et, et, et la et, chanson qu'on s'amuse à mettre Mais ça marche bien pour lui Je suis content Voilà c'est le truc Qui fait un peu le buzz Rita Ora jeudi Et Jennifer Vendredi une semaine C'est dans 7 jours Avec les imitations Ah oui, je te laisse le temps de préparer une imitation de Jennifer, je vais une nouvelle imitation. Ah, bien sûr Et euh, puis autre chose que, ça, bon. Tout le monde peut le faire quand même, hein. Ah, bien m'envoyer oui, message. Va te faire foutre. Dans un instant, nous testerons la patience des magasins de jouets. Ah, et eh oui, parce que, que là, il, il reste en gros quoi. On est à on est à 15 jours de l'événement, un peu ben, moins, oui, même même vrai, ouais, ouais. Donc là, c'est la dernière ligne droite pour que le Père Noël, Père Noël. Ouais. Ses de, de, de Noël face aux achats ouais, de Noël il fabrique même il fabrique il fabrique ouais, oui, bien, bien sûr, sûr, ouais, sûr. il fabrique d'ailleurs les lutins c'est un truc qu'on ne sait pas fabrique à la perfection c'est-à-dire que quand tu vois la pub à la télévision Eh ben les, les, les lutins te fabriquent exactement le même que tu vois dans la pub Ah oui, oui bien sûr, sûr. c'est leur boulot C'est ça en fait, ah c'est ouais. fabriqué fait en Chine quoi, ils, co ils copient et ils font dans leurs petits trucs… Exactement, euh... les lutins sont chinois C'est con Ils ont 5 ans, voilà, ils <rire> sont des baskets, des playstation… Ce sont pas des lutins et non, non mais voilà, non, mais je trouve ça non, mais bien foutu quand même hein. Ouais. On oh testera oh la patience dans un instant Direction l'actualité de votre région, que s'est-il passé au Puy-en-Velay Ouh là Ah c'est vrai qu'on ne s'est pas choses. posé cette question ce matin en me levant, je me suis pas dit tu que Il s'est passé au puy en oh, okay. Heureusement, Inès va nous le dire. Ça va Inès Oui, bonsoir Coë, bonsoir l'équipe. Salut bonsoir, Inès, que s'est-il passé au puy en Inès Oui, alors, ce qui s'est passé au Puy-en-Velay, c'est il euh, y a un gilet jaune qui s'est pointé euh, au commissariat pour se renseigner sur une amende qu'il avait reçue. Et euh, en fait, il a été reconnu par euh, un policier Qui euh, et en fait, euh, il a été reconnu par un policier parce que ce type-là, il avait participé oh, à, à l'incendie de la préfecture. C'est ça. Ouais, ça. Le, le, plainte, le, le mec qui vous le veut, et dit, non, j'ai reçu une amende, là. Je comprends euh, pas très bien. Euh, et en fait, ils l'ont reconnu, qui quoi ils l'ont arrêté ça. Ouais, ouais, ouais, Non mais il fait pour quê en plus hein. Il me pour en découdre le mec s'est ouais. livré lui-même C'est ça. Ouais. Ouais. Un Tu imagines la gueule des policiers quand tu fantastique, on n'avait pas à vous chercher, venez. Voilà, vous, a de... vous a réservé la cellule 32. Ah, des nouvelles. Avec un, cool. avec un petit matelas qui a été changé il y a 12 ans. il <rire> ah, y, y a Bernard Clodo ouais. qui a pissé dessus pendant 8 jours. Des petites puces voir. de livre, on ah, vous allez adorer. Nous vous souhaitons la bienvenue avec cette petite savonnette. C'est là depuis 6 ans que nous passons de détenu en détenu. Quelques poils dessus. Oh là là, c'est T'habites là-bas, t'es passé devant la préfecture Ça a vraiment beaucoup brûlé alors Bah pas mal quand même ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça c'est idiot ouais, ça, temps, con. ça fait partie des idiots aussi Ça n'a jamais servi à rien de faire brûler quoi que ce soit Je te fais un gros bisou bisou Inès voilà, Même nous qui allons jouer à en ce week-end Faire brûler Jeanne d'Arc, quelle connerie ça Mais non mais ça sert à rien Après c'était peut-être pour les gaz hein. Mais oui mais... Ah ouais. oui à ouais, la là, limite ouais, ouais. Peut Ils avaient faim à l'époque De la chipot De la chipot en dessous de la... Ouais à la limite oui Mais j'étais pas obligé C'est notre... notre époque J'étais notre... pas obligé Restez <rire> avec nous <rire> dans un instant Nous testerons la patience A oh, haut bon cœur La patience <rire> c'était ah, avec Les magasins de jouets Nous sommes vendredi sur Énergie Si vous êtes sur la route Prudence Elles sont liées bien souvent Et parfois elles sont libres Elles font des airs volants Elles écrivent des livres Parfois elles sont ouvertes parfois elles sont courantes Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent On les met sur le quai on les met dans les poches Elles construisent des parcs où vont courir les mioches Si elles servaient à s'évirer parfois autour du monde On pourrait les unir ça ferait une ronde Donne-moi ta main gamine la scène et nous dans la scène le ta main gamin et la scène tourneront en rond, ma ta main, main et... ma j'étais perdu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 Tout l'équipe est sur énergie, merci d'être avec nous. Le quissucé, on le va ce jouer dans un instant. Quissucé, vous me découvrez le quissucé, vous repartez avec une PS4 4. et le film Le Coffre Mission Impossible. Tout à fait. Qui a vu Mission Impossible dans le public et le dernier et tout. Ah ouais bien. Mission Impossible Fallout. Vous l'avez trouvé bien, vous l'avez aimé Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, il est efficace, c'est pas c'est c'est un truc, c'est pas Oui. Oui. Tu l'as pas vu Si si, je l'ai vu. Tu pas aimé C'est la course en hélicoptère, je trouve Oh mais un rien n'est peu... oh, crédible ouais, Excusez-moi les amis, je me suis tapé la dernière bah, fois bah, bah, bah, bah, bah, Le Fast and Furious 6 Alors, <rire> je veux bien qu'on aille critiquer Mission Impossible Mais alors, Fast and Furious 6 oh, la Quand la pas. nana, elle est au-dessus Ils sont sur une autoroute Elle sort du tank Elle est sur le tank Il passe ah, ouais. un câble sous le tank Le tank va se retourner la ta Diesel, il est de l'autre côté de l'autoroute, mec il tape un demi-tour de l'autre côté de l'autoroute de ouais, ouais. côté de l'autoroute il y a un pont ils sont sur un viaduc 10 mètres entre les deux voies ouais. le mec qui fait un demi-tour Il saute, il saute. Il saute Ijumga. Elle avait éjecté du tank. Ijum si, si. il, jump, il la récupère ]issant. dans le vide au-dessus du truc et et il roule de l'autre côté. Elle a rien. Quoi tu tombes d'un trottoir, tu te pètes le tibia. La meuf, elle saute d'un char, il a fait rouler, elle se relève, elle fait. Mais même pas Coco, le petit doigt dans le meuble. Mais oui, tu te mets un petit doigt de pied dans ta table de chevet, voilà. mais tu douilles pendant 20 minutes. Et elle elle est là, elle fait, ça va, ça va. ça va, ça va. Un peu de poussière mais ça ouais, va. Ouais. Ça va. Me Merci parce que c'est tellement réaliste mais, mais qu'est-ce que c'est que c'est vrai mais qu'est-ce que c'est que c'est ouais, moi je, je, je suis première regardé Fast and Furious mais tu as envie d'appeler Vin Diesel dire mec arrête Fais un peu de crédit ouais là c'est est -ce, trop est-ce qu'à un moment donné ouais. les scénaristes de Fast and Furious ils disent bon alors Le char, il va se retourner. Euh, elle, elle va voler. Euh, voler, t'es chiant. Vise mes ailes, va voir qu'elle vole. Donc, il fait demi-tour. Il vole aussi. Il vole il vole. il vole, il vole. Et il la chope au-dessus, mais ils peuvent tomber dans le vide. Non, parce qu'ils volent plus vite qu'elle. Donc, ils l'emportent. Oui, et ça. ils vont rouler de l'autre côté de la route. Oui, mais il y a des voitures qui roulent, ils vont l'écraser. Non, parce que pour une raison qu'on sait pas, les voitures, elles s'arrêtent. Voilà. Et, euh, et ils s'arrêtent sur le côté. et voilà et et ouais, je... Les gens vont y croire. Ouais, et voilà, et les mecs sont là, ils font. Il oui, Ouais, ça passe. Il fait pas une course-poursuite avec un sous-marin en ce moment <rire> Dans le 7, un sous-marin sous la bande 6, ils Un sous-marin si. ça va à 40 km heure <rire> à Les gros, même les nucléaires, 40-45 ouais. Ils font une poursuite à 200 sous-marins ils... Le mec il <rire> a non. confondu un sous-marin avec un dauphin Il se dit ça doit avoir 300 si ça <rire> tu, sens, tu sens que les gars ils aiment les voitures Mais ils sont un peu cons voilà. Un ah, sous-marin ça doit aller vite Bah il avance à vite C'est nucléaire du con bah, ouais. <rire> Alors, alors, ouais. alors euh, le sous-marin le fait à 300 km heure <rire> On y va Allez on est chaud non, est... Non, a... Même l'idée Avec sous-marin Mais où tu vas prendre ça non, quoi, ouais. bon, On va prendre un sous-marin Mais hein. ces conneries Elles avaient commencé Avec un James Bond il y, a pas il y a quelques temps Avec la DB7 La Stone Martin Sur une banquise oui, Vous ne souvenez oui, pas De oui, cette scène oui, euh, Qui est invisible Mais mec mais là, oui. la, la Stone Martin Invisible Qui fait une course à 200 km sur de la banquise Alors que toi Il vient d'avoir du verglas Tu devant... n'arrives pas sortir ouais. Ta voiture de ton garage c est c est fait... c est c est Tu me patines mec. de ouf Mec Louis Vaudin Il dit qu'il neige Tout ton truc T'es sur le T'es sur le dos Tu sors pas ta voiture Tu vas pas bosser Mais les mecs à 200 avec l'Aston Martin ouais, bah ouais. Invisible Drapage, Invisible oui. Invisible Non mais c'est fantastique ouais. J'adore Il y a Die Hard 4 aussi Dans Die Hard 4 Il, il fait du, du surf Sur l'avion de chasse Mais ah oui, oui. <rire> oui oui oui ça c'est encore mieux ça, oui, ça mais... et tu tiens bah, oui tu tiens bien sûr que tu tiens <rire> bah, ils sont ils sont grands à jour on a encore le droit parce que je sais pas si ça va durer longtemps mais j'aurais bien fait moi on a encore le droit oh, je crois. encore mais je ferai bien la une compile, la vidéo. Plus à la la vidéo' plus loin d'abordas je c'est impossible mais euh, je, je une petite compile de tout ce qui nous a semblé le plus improbable et avec nos commentaires ouais. parce que vraiment ah, ouais. ouais je trouve que ça mériterait une petite vidéo youtube c'est quoi les prochaines vidéos qui arrivent monsieur bordas alors on a ce soir on a la vidéo qui sort avec soprano Soprano, quand tu l'as piégé avec la photo euh, de lui gamin Avec Biflo et Olu. Ah ouais, on remonte loin quand même ouais. là. Il y a aussi euh, ton arrivée sur Energy oh oh oh le 27 août. Eh, on, est est mis, mec, mis, mec, mis. on est dans la mais est au niveau des vidéos, aussi, il y a 8 jours. C'était la semaine dernière. Ah ouais, il fut et... un temps on arrivait à mettre les vidéos dans la nuit hein, mais je sais plus ce qui s'est passé, on a eu un retard. Et on, un... est, on est passé on est passé de l'ADSL au 56k chez nous, on est plus on a de gens, moins on va vite. C'est un truc, que je n'arrive plus à et comprendre. Et il y a un extrait de Dance Machine 94 <rire> aussi, Et je crois qu'on a un best of de la méthode Koé qu'on va vous faire ce soir. ne ratez pas euh il y a du Allo Koé aussi. Avec Georges ah, Alain que Qui que sort oui. de la Starag ce soir ah, On, met met ce la so porte. on <rire> le met ce soir Vous allez adorer ce moment Faut se parle Bordaz Je crois c'est important Dans un instant le kiss Ceci avec Seb Avec Aurélie Et les magasins de jouets Ont-ils de la patience ça tout de suite 17h-20h C'est Coé sur Énergie Todos están pendientes a ti Pero tú puestas para mí Haciendo Du eres mia Eller kan kjogre lossning? à dire oui oui oh, s' fout. Aura... <rire> on sera plus là ouais. dans un instant nous allons nous occuper du cohé en charge c'est en gros quelqu'un qui a fait une bêtise qui n'ose pas le dire à quelqu'un d'autre et c'est avec moi ça va passer un peu mieux ça devrait passer Ou pas. oui. ça devrait donc... passer un mieux. nous allons jouer vrai. avec le public tout à l'heure rapport au miss france donc j'ai le listing des demoiselles qui sont qui Elles sont, sont très jeunes Je vais être très oui. honnête Elles sont toutes très belles Il ne faut pas faire Par oeuf de ouais, goujaterie Elles sont toutes très belles C'est ma préférence ouais. Non mais après On a tous nos goûts Il y en a qui préfèrent Cheveux cheveux machin Cheveux blonds Jeune fille métisse Moi je les trouve Toutes très belles Dans l'équipe voilà. On est quasi unanime Les ouais, Guadeloupe Elle est magnifique Miss Île-de-France est pas mal, Miss Languedoc-Roussillon elle est belle là ah oui, Médita, oui oui oui, oui. Ah Mais oui. tout ce que je regarde ah, c'est joli. Non, ouais. Miss Lorraine, elle a l'air toute timide. Miss Limousin, elle est belle, et crois-moi que trouve une fille dans le Limousin mais oh, <rire> Il y a que des vaches dans le Limousin. Oh. Non mais c'est vrai, elle est magnifique l'adolescente du Limousin. Miss Mayotte, elle est belle. Miss Martinique, elle est jolie. Bah, toutes, toutes Miss Nord-Pas-de-Calais Picardie les amis, elle est très très belle. C'est elle la fille de la sœur du footballeur oui, oui ouais, oui, c'est elle. Je la trouve très belle depuis le début moi. Miss Midi-Pyrénées Elle est jolie elle est, elle est un peu plus naturelle que voilà que d'autres Miss Normandie hmm, Miss Nouvelle Calédonie <rire> Miss Normandie quoi J'y vais ce week-end Je vais éviter de donner mon avis On attendra la semaine prochaine <rire> Elle est sympa Elle est, elle est gentille Elle pose bien Je vais en parler, sur scène. Bien. Je vais elle... en parler elle... sur scène Elle est sympa Voilà Donc <rire> c'est ce week-end Théâtre à l'Ouest Venez me voir oui. à Rouen Sinon après on ne repasse pas Avant un petit bout de temps Et Lille la semaine prochaine Miss Pays de la Loire Oui Miss Picardie Très jolie Miss Poitou-Charente Miss Picardie, elles sont encore Miss Picardie, vous m'en avez plusieurs fois. Oui. Ah là, Miss Provence, elle est jolie, Miss Ronald, elle est jolie, Miss Réunion, elle est jolie. Non, franchement, je vous dis elles sont toutes bêtes. Moi, je fais mon choix. Miss Saint-Martin-Saint-Barth, et croyez-moi que pareil, Saint-Martin-Saint-Barth, c'est des petites ah îles oui. hein. Faut trouver il oui. euh, y a pas beaucoup d'habitants à Saint-Martin et Saint-Barth Et Miss saint elle est sublime. Elle est sublime. Ouais. Voilà. Euh, vous savez quoi ton choix Lac de Crusion. Tu as pas dit Miss Bretagne Bah, je ne pas <rire> dans mon classement. Ouais, ai ai pas. Pas, <rire> vu, moi, non plus. Allez au bar. <rire> Allez bah <ben>, on a <rire> dit que l'année sont 20e chouchaine. <rire> ah donc je pourrais pas souffrir. Allez, on va tester la patience d'un magasin de jouets. Appelle-moi le magasin de jouets que tu veux, d'accord Est-ce qu'ils ont de la patience Je vous préviens, je vais être un vieux, ils ont intérêt. Bien relou. Tu vas de moi, tu de pour ses petits enfants. Ils vérifie s'ils ont tout avant de se déplacer. Ah bah oui. bah c'est normal hein. Attends, bah j'ai une Juve, je me gâche prendre ces longs et ils ont pas. Mais pour rien moi. Il y a attends. Il ah, faut pas oublier les piles. Ah, les ah, oui. piles, ça, à chaque fois. Je me à fois. Il faut qu'ils décrochent aussi. Bah, oui, faut... oui c'est le moment, les gars, parce qu'au mois de janvier, il n'y a plus rien à branler hein, dans les magasins de jouets. C'est plus calme. C'est maintenant ou jamais, les gars. <rire> si à un moment, faut vendre, c'est là. Hein. Moi, je suis pas votre manager, mais... S'il faut décrocher, c'est maintenant. Ça va être plus calme en février. Beaucoup plus. On n'offre pas... Un... Ils, sont, ils sont tous partis. Un nerf pour la Saint-Valentin. C'est ça que je veux dire. <rire> Moyen. Allô Allô Oui, bonjour, monsieur. C'est le magasin de jouets Oui. Bonjour, monsieur. Je vous dérange pas Non, du tout. Ah, vous devez être en pleine activité. C'est gentil de me prendre, voilà. Je suis avec mon petit-fils, monsieur. Je voulais commander des cadeaux au Père Noël. Vous voyez, ce oui. vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui. Voilà. Mais je voudrais vérifier les stocks du Père Noël. Parce que je suis avec lui, vous voyez, avant de me déplacer parce que ça fait... Pour moi, c'est toujours un peu compliqué de se déplacer. Donc, je vais me déplacer euh, quand c'est bon. Bien sûr. Alors... Est-ce que vous avez des overboard Oui. Vous avez des overboard Oui. D'accord. Combien que ça coûte Entre 200 et 500 euros. Ah ben, vous ne vous, ah vous faites Il se fait pas chier, le Père Noël. Hein non. Non, il, a... il y a moins cher Il y a la même chose en moins cher ou pas Pas en magasin. D'accord. Il m'a demandé des béblades. Oui. Il en a, le Père Noël Plein. Même Legion's prison Oui. Oui. Pas besoin de vérifier dans le stock, hein Pas besoin, je suis certain. Non, parce que des fois, le Père Noël, il dit qu'il y en a, puis on en arrive, il n'a plus. Ouais, mais c'est que des fois, il est fatigué. Mais là, il est en pleine forme. Ah, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, mon grand. Tu vois, ils ont le Père Noël, pour l'instant, il a tout. Je parle à mon petit-fils. Mm. Euh, vos cadeaux du Père Noël, ils sont fabriqués en Laponie euh, Pas à Laponie, non. Fabriqués made in China Chine, ou... ça dépend où. Mais après, c'est il y a des marques où c'est du design français mais la fabrication voilà. c'est essentiellement en Chine. Voilà, oui. mais ça passe par la Laponie mon grand. Voilà, tu vois, ça passe par la Laponie, c'est ce monsieur ce que monsieur il dit à papy. Si on n'est pas content des cadeaux du Père Noël, est-ce qu'on peut les ramener au magasin du Père Noël Bien sûr, il faut bien garder le ticket que le Père Noël vous a donné. D'accord. Si les cadeaux du Père Noël est défectueux, on le ramène au magasin du Père Noël ou on voit direct avec le fabricant Et le Père Noël il vous le change tout de suite. Oh, ça c'est gentil. Et sinon il livre gratuitement le Père Noël Il livre gratuitement le Père Noël, oui. Oh là là Ça c'est bien alors. Et donc vous me dites que c'est combien l'Ovabard Entre 200 et 500 euros. Comment tu dis Overboard. Overboard. Overboard. Comment tu dis, mon grand Overboard. Moi, j'arrive pas à le prononcer. J'ai compris. Overboard. Overboard. Voilà, pas mal. Loveboard. C'est pas mal, là. Loveboard. Loveboard. Loveboard. Combien vous m'avez dit Comment Combien vous m'avez dit pour le lave-boot Entre 200 et 500 euros. Oh et, si et si je n'ai pas les moyens, vous n'avez pas en dessous Non. Oh. J'ai été obligé de le dire à mon fils. Tu vois, à cause du monsieur, tu n'auras pas le lave-boot. Oh, Calme-toi, mon grand. Vous l'avez fait pleurer, monsieur. Pardon. Monsieur, vous l'avez fait pleurer, le petit. Oh, je sais pas quoi lui dire. Je vous le passe, monsieur, je vous le passe, dites-lui un mot, dites-lui un mot. C'est le Père Noël, je te passe le Père Noël, mon grand. Il est au téléphone, il vous écoute. Bonjour, jeune homme. <rire> tu sois bien sage, si tu veux un overbarbe. Oui. Il faut pas pleurer. Ça a pas marché. Ah, bon bah allez, c'est moi qui maman. Il s'est pris un coup de pelle. <rire> C'est pas pareil en passant. vrai. J'ai trempé de boutons juste à côté de Pourtant, c'est efficace Mais ça pareil, Monsieur. Oui. Je m'appelle Coé on est sur énergie. Bravo, vous avez été top. Merci pour la patience. Quelle patience, mais quelle patience C'est quoi votre prénom Thomas. Thomas, vous avez été une patience incroyable. Par contre, dit qu'il de la ponie hein. J'ai rien dit mais ça me fait déchier.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 Bam mic et smash. On cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Energy une seule fois dans cet ordre précis, qu'aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Energy 39 et gagnez la somme folle de 50000 €. Cher voyageur, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 giga de tata qui sont tombés cette nuit. Et ce qui est plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter.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 Frenons cumulables, réservé aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détails sur citroën.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts d'Énergie. Énergie, Energy, it music only. Franchement, la prime de Noël chez Opel, je avais pas créée. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel Ça va, wow, j'ai pas de 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge je crois au Père Noël. Hein. et ben en fait, il paraît que c'était vrai.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 time instead of going down to find trouble that's just trouble yeah. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable that's not your fault See, I wanna to stay the whole night it gets too real and every time i feel like sabotaging i start running and every time i push away i really want to say that i'm sorry but i say nothing so i want to stay the heart sur twitter mais vous êtes avec tous et c'est quoi le hashtag Koei Koei sur énergie voilà on a fait très très fort ce qu'on oui. sur énergie c'est c'est <rire> le vendredi c'est en roue libre merci bonsoir voilà et bon week-end <rire> toute l'équipe est là demain oui. n'oubliez pas big flo et oly donc sur euh, énergie merci. vous avez fait écouter le jingle tout à l'heure ils vont se faire une belle émission ils vont kiffer la semaine prochaine je prends les rênes du 21h pour le extrava by co sur vrai. énergie et tu passes demain dans l'émission de big flo et oly oui oui oui, oui, oui, oui euh, bah, avant la scène et après la scène voilà T'imagines les gens Une autre, une Bah non J'ai bien fait au lit là Le mec qui m'appelle je, je peux pas je tout faire occupé, Je suis occupé On fait occupé. le KSEC allez, oui. allez un instant Il y aura le Coës en charge Le KSEC va se voir affronter Seb de la Ciotat Comment ça va Seb Bonsoir Coës Ça va très bien merci. Mon ami Comment ça va Quel temps il fait à la Ciotat Ah bah Aujourd'hui on a du soleil Mais est-ce que vous avez froid Comme nous dans le Nord Parce qu'il fait très très froid là Voilà, on a eu une dizaine de degrés à peu près, je pense Ouais, bon, ça oui. va, ça va, oui, ça va. Ça va Parce coup. que là, il fait un, ce matin, c'était moins 2, 3 ouais. Pour toute la région Nord, euh, attention hein. Attention, je sais que c'est rien pour les... James Bond et sa voiture <rire> Et pour les autres, ça patine Aurélie, habite la Dordogne, ça va Aurélie Salut Coé, salut tout le monde Est-ce est que tu informes Aurélie, tu fais quoi dans la vie Alors, je travaille en EHPAD D'accord, très bien, très bien, je rappelle qu'en EHPAD, c'est des trucs de vieux. C'est ça, c'est des trucs de vieux. pas dans un iPad Non, pas encore. Non, non, c'est quand tu sais plus t'en servir et que tu arrives plus à voir, tu vas à l'EHPAD, tu passes de l'ipad à l'ipad C'est un test, tu vois ta tablette Non, ben non, EHPAD. Attention, Aurélie et Seb, vous allez jouer avec nous, voici le caisse C. La règle, elle est simple, je vous donne des indices, vous me dites ce qui vous passe par la tête parce que vraiment la moindre idée non seulement elle est pas idiote mais ça peut être la bonne réponse et il y a gagné quoi seuf une PS4 Pro et le coffret intégral édition mmh, impossible c'est génial ça c'est bien moi j'ai ouais. racheté là je me suis acheté la semaine dernière le coffret intégral saut so. Ah non Ah si ce weekend les trois deux one man je me fais ça j'ai hâte de regarder son 6 et son 7 Non mais son 6 quand ils l'ont sorti c'est le meilleur je trouve Ah oui surtout pour le jeu une vraie boucherie Attention il a il vu quatre pattes d'affilée C'est meilleur Orélie On y va OK Attention Premier indice La plupart du temps ça fait une quinzaine de centimètres À moi À moi Une branche Une branche, non Aurélie Une fourchette Non Seb, c'est une bonne proposition mais ce n'est pas ça Quand tu le serres fort dans ta main, ça monte Ah merde euh... Non c'est pas ça c'est pas ça. Non plus. Ah non, je pense, à... je pense à une queue dans un préservatif Ah quoi Tu penses à quoi Une queue dans un préservatif, quand tu la serres, la queue elle monte hein Le bout du préservatif, c'est ça T'as dit une queue ouais. dans un préservatif Ouais Ouais vu on lui dit ah ouais. Elle fait ouais c'est ça ouais. Oh, fait, ouais. Ouais. absolument, absolument. Que, que quand tu la serres elle monte absolument une grosse même <rire> pas, euh... ah, je suis nature wow. qu'est-ce qu'il y a c'est la nature mais tu as dit, raison tu aurélie, aurélie tu as raison là tu lui as dit propose tout ce que tu as tu dans as raison mais ça n'est pas ça mais tu as raison en théorie quand tu la serres elle monte dans le préservatif je sais pas pourquoi je dis ça j'en parle la mésature mais non c'est pas ça C'est plus agréable d'ailleurs quand ça monte que ça descend, quand quand ça descend. Ah bah. Seb, tu as le droit de jouer avec nous une, une, une saucisse. Une saucisse, bien sûr. Oui. Saucisse qui monte, une saucisse oui. qui descend, eh c'est très eh bon, oui, sympa bon, hein. Plus quand ça monte. Ah ouais, les saucisses qui montent et qui descendent, a, a, tout le temps. Non, c'est pas ça Seb, une saucisse dans l'ascenseur. Aurélie, euh, Aurélie faut pas, pas boire, faut pas boire le liquide à l'intérieur. Ah oh, mais Oh non non Ah bah ce que je disais moi ça me fait des idées mal pensées ça court Mais bon. dis que toi ma tête Mais ce que tu penses à quoi mais moi je pense au cerne quoi. Non non, allez, il faut vraiment se détendre. Non non non. Les, non non, j'ai dit il faut pas Les huîtres, c'est d'où il faut pas boire le jus des huîtres. Non. <rire> non. non. non. non. non. Les huîtres, il fait 15 cm de l'eau. Les quoi quoi c'estbe Mais non, les les lampes à huile euh, qu'on avait euh, ah, chez les grands-parents. Ah, les lampes, lampes à huile. huile. Quand ça monte et que ça descend, non, c'est pas ça. <rire> mais on se rapproche, on se rapproche, mais effectivement, faut pas boire le, le jus de la lampe à huile. <rire> là, non, c'est pas bon. Je crois que Mickey voulait pas boire le jus des huîtres, c'est prendre les huîtres. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'aime pas le jus. Ça se met à l'intérieur ou à l'extérieur je vous aide là. C'est ce, ce que je dis. Ouais, bah... Faut pas boire le liquide à l'intérieur. Ça se met autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est plus sympa quand ça monte que quand ça descend. Je dis la dernière, ils vont comprendre. Il y en a qui aiment bien se le mettre dans les fesses. Ah bah oui, c'est bon, ça. C'est ce que je disais. Que que dis. Aurélie, qu'est-ce qu'on se met dans les fesses Avec ah, une chose, oui. Ah. Non, pas toi. En général. Pas, pas toi. Pas toi personnellement. Un Oui, oui. Voilà un thermomètre. Ah, pas pensé à ça. Mais si, c'est un thermomètre La plupart du temps, il fait une quinzaine de centimètres Quand tu le serres fort dans la main, ça monte ah oui, voilà. oui C'est plus agréable quand ça monte Que ça descend, faut pas boire le liquide Dedans, voilà, l'intérieur, le, le mercure Faut pas le boire, ça se met à l'intérieur ou à l'extérieur Il y en a qui aiment bien se le mettre dans les fesses Je suis pas sûr qu'ils aiment bien, non, mais il euh... y en a qui se le mettent C'est le thermomètre, bravo. Aurélie Eh ben merci couille Ma chérie Tu vas avoir des, des, des idées mal placées là, Ah mal. oui Et je tiens de dire Que la PS4 que tu vas gagner Je te demanderai de la laisser euh, Dans le salon Et de pas essayer de la mettre Avec le thermomètre D'accord <rire> C'est quand même une peste Je vais fais un gros bisou Bravo, Bravo. c'est Je t'offre la PS4 ma petite Aurélie Gros bisous Seb à bientôt merci mon ami Merci des bisous A bientôt A bientôt, bientôt Partez-vous bien Gros bisous tout le monde Je ne sais pas faire J'ai beau mentir Tout me ramène à toi Je ne sais pas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 T'es pas là, toi Là où les mots font les âmes Si tu l'entends Tu as tes yeux sans un signe plus rien de nous deux Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là Sans ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne Je n'ai plus le goût quand t'es pas là Je n'ai plus un appel rien à crier Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer J'y en déjà trop tout, tout me semble vide là ça ne compte pas quand t'es pas là toi là où les mots vous féminisent ça si tu ça j'étais pas là quand t'es pas là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 I wish you a merry christmas I wish you a merry christmas and happy new year I wish you a merry christmas I wish you a merry christmas I wish you a merry christmas C'est génial ah, cool. d'entendre une chorale de mec bourré c'est trop top <rire> vraiment On <laughs> met fait honneur le public euh, S'y connaît-il en miss France nous verrons ça ah, tout à oui. l'heure d'ailleurs d'où vient le public on leur fera des bisous dans quelques minutes juste après Jérôme, qui habite la région parisienne, ça va Jérôme Oui, ça va très bien non. Bon, Jérôme, attention, bienvenue dans le cohés en charge Jérôme Que s'est-il passé Vous savez que le cohés en charge, le principe c'est qu'il s'est passé quelque chose Vous n'arrivez pas vraiment à l'assumer Et vous avez un petit peu besoin de moi C'est toi qui gères Bien sûr, avec un oh, tact oui. sûr Et légendaire que toutes les polices du monde, la FBI, sont en train d'étudier Sur le tact à la française tact et doité On y va Jérôme, qu qu'est-ce qu oui. que tu as fait Je suis un peu coincé Parce que je peux en parler à personne Euh, J'ai cassé le cadeau de, de ma mère, de notre mère, avec mon frère. On lui a acheté un cadeau et je l'ai cassé. C'était pour Noël était... Quel était ce cadeau oh, Oui, et c'était une voiture. Ah oui, d'accord. Oui, ah, T'as pas... pété la comment bagnole, mec. Comment tu peux casser une voiture Déjà, ouais. comment tu peux offrir une voiture pour Noël enfin, C'est quand même un beau cadeau, une voiture bah, bah, pour Noël Avec mon frère, on a, on a investi pour lui faire plaisir et donc on lui a acheté ça. J'avais juste comme mission d'aller la récupérer et de la ramener et... <rire> Il croit Mon frère croit qu'elle est là Et que je l'ai ramené et que tout va bien Mais voilà je sais pas comment lui dire Je peux pas lui en parler, je peux pas en parler à ma mère Il y a un moment, il y a une date qui arrive Qui est le 24, ouais. il va falloir que <rire> à un moment, Si, euh, si bah, elle n'est pas sous le sapin Il oui, euh... y a un moment, si tu n'amènes qu'un phare, il va y avoir un doute quand même. <rire> ouais. Elle est cassée beaucoup Elle beaucoup. Bah, tu euh, parles oui, bien toi Excuse-moi, excuse il y a Jeff qui veut faire les enjeux si, si passe, casser, beaucoup. C'est grave ce qu'elle a eu C'est ce eu. euh, C'est pas, elle pas sa mère en plus coup, la voiture. Le, le moteur il chauffe et elle quoi, le, hein, quoi hein le moteur chauffe dès que ça rallume le en fait ça fuit en dessous, ah, donc mais elle n'est pas accidentée. Si, elle est accidentée. Ah, elle est accidentée. Tu as tapé dans quoi J'ai tapé dans un autre automobiliste Donc euh, j'ai fait un constat mais le problème c'est que l'assurance on l'a pas encore euh... ah oui. enfin, je devais la faire et je l'ai pas faite. Oh ah là voilà, là, le cadeau empoisonné. Oh là là Tiens maman. Bah, je vais non, même euh, même si le moteur il chauffe pas, enfin tu imagines l'horreur, tu peux pas offrir une voiture accidentée. Mais ah non non, non, mais accidentée fort. Euh, bah, le pare-choc il est enlevé, le <rire> radiateur il est ah enfoncé. Ouais. le radiateur est enlevé. Oh il y tout euh, faut refaire. C'est quoi comme voiture C'est une Clio une Clio récente allez ah, les Clio 4 Ouais Ah mec ah, T'as défoncé ah, jusque ah, le radiateur ah, mec ah. Eh bien j'appelle ouais. Kevin eh bien. Il faut te mettre face à tes responsabilités C'est important ah, Mais arrange-le quand même Bien sûr je vais l'arranger J'adore <rire> ça T'es en bon terme avec ton frère euh, Jérôme Bah oui oui oui Ça se passe bien Allô Salut Kevin Oui. Salut Allô. Kevin, moi je m'appelle Coé, ouais, on est sur, on est sur Énergie Salut Kevin, tu vas bien C'est vrai ouais, Oui, enchanté, bienvenue, euh, salut Kevin Salut, merci Salut, ça va, on était en train de parler de toi Alors comme on est un peu dans la période de Noël On parlait de toi avec Jérôme, ton frère On s'est dit, tiens, ouais on va lui passer un petit coup de fil voilà, Il ouais. Jérôme qui est en ligne C'est vrai oui. Coucou oh, Ah c'est sympa, J'adore les, les frangins comme les ça qui s'aiment bien Un enfin, petit côté big floyoli, ouais. je bien Alors <rire> Euh, Kevin, on était en train de parler de plein de trucs, on se disait, ouais, cadeau de Noël, c'est le moment de faire des ouais. cadeaux de Noël euh, Est-ce que t'as prévu <rire> des cadeaux pour toute ta famille, toi, Kevin tu as peut-être une femme, une chérie, non Bah oui, euh, oui bah normal, pas à Noël, quoi ouais. D'accord, donc le cadeau est fait Oui as, ça, des est... as des enfants, Kevin Ouais, j'ai deux enfants, oui Les cadeaux sont faits Oui Super, très bien, toi, tu t'attends un petit cadeau aussi de madame <rire> écoute j'espère ouais bah, tu vas avoir tu vas avoir et, et pour euh, pour euh, les parents un peu c'est important les parents vous avez prévu des cadeaux aussi ou pas ben ouais carrément génial qu'est-ce que tu à ta maman question. Euh, avec avec avec Gégé, on fait gôtison on a fait une voiture maman c'est génial ah, c'est cool ça bien, ça bien ça ah c'est eh, pas normalement parce qu'il il l'a acheté Jérôme hein beau il ouais, l'a pris oui. ouais, il, il est allé la chercher est un beau cadeau hein belle clio il m'a dit elle elle est, il est allé la récupérer il m'a dit c'était euh, il était très très très content euh, vraiment et il me disait bah, il me disait oui. que sur la route il trouvait que c'était génial de faire un très très beau cadeau comme ça à sa maman est-ce que bah, ta maman oui, une question est-ce que ta maman elle aime bien les les puzzles les quoi les puzzles Est ce que euh, non non euh, Del, euh, les collections Del Prado ça existe oui, toujours oui, 8, 8, 8, ouais, 8, ouais, 8, ouais. cette semaine numéro 1 le phare <rire> c'est ça est là elle connaît ça ou pas Les maquettes mais ah, ça Ah, ah oui chaque que... semaine un élément Parce que voilà ton frère me disait euh, Jérôme me disait je suis super content avec Kevin ah, euh, euh, ouais. ah, voilà tu es arrête-toi Et pas deux fois <rire> et il, il était là <rire> entre frangin. Il est parce que bon, c'est un signe du destin quand euh, qu'il était là, il me disait je conduisais la voiture qu'on va offrir à maman. Ouais, je avec mon frère au Kevin. Il était content. Il était content euh, jusqu'au boom. De quoi ouais. Jusqu'au jusqu boom. boom. Il a dit il jusqu je m'en aller jusqu'au boom de désolé. la terre. Je suis désolé. Putain, on dirait, je comprends pas, en on en grand encore malade. Je, je suis pas. désolé. Prochaine vrai, fois, elle prendra le, je le je bus. Je <rire> alors, on va t'expliquer calmement Voilà, il parce que en a fait une vanne Mais bon, voilà, alors euh, Comment dire Il y a un petit souci avec le cadeau Est-ce que tu connais l'histoire de boum la voiture ce n'est pas le chien, en fait Ah ben bah là, voilà. c'est la même pareil. chose avec une Clio Voilà Ça s'appelle boème Clio. Ça, comment ça euh... Alors, c'est l'histoire de autre frère qui va chercher la Clio, voilà, et boum la voiture. Et, boom, la et, et boum la Clio. Et, et boum la Clio. Et boum la voiture. Comment ça quoi boum la voiture bah, Elle est défoncée quoi. De quoi elle <rire> est défoncée De quoi la voiture mais, mais il est fort ce truc. Elle est devant chez moi mais pas en bon état quoi. Elle est sur ma gueule, mais non mais tu Mais non mais tu ma gueule clairement là, c'est pas vrai. Alors voilà. C'est une blague, arrête. Non, il n'y a pas de problème d'assurance, mais pour des raisons obscures, euh, il n'a pas eu le temps de le faire. Non. Et je suis pas sûr que les réparations soient faites pour Noël surtout. Ouais. Mais tu passes de quoi en fait là vraiment c'est une connerie ou quoi Non c'est le pare-choc le radiateur deux trois pièces Ouais non mais non mais Jérôme C'est quoi non mais Jérôme mais non mais non mais tu mais non Jérôme Désolé Mais t'es sérieux ou c'est une connerie en fait que tu me fais Non c'est pas une connerie et justement je savais pas comment te le dire donc j'en ai... Quoi, voilà, sais ai... pas comment me le dire mec je suis ton ah. frère. tu te fous de ma gueule ou quoi oui, Mais, mais es sérieux c'est une connerie ou quoi Tu passes par la radio mais tu me fais une blague enculée c'est pas vrai ah. Non ah, monsieur, Ça va c'est des frères Oui ils ont droit ah, mais tu On va te, te fous, fous de ma gueule une fois Je suis que c'est une, enfin, une connerie Mais lui il a rien hein Il va bien La voiture elle a vraiment quelque chose Ça m'a un peu choqué mais ça va <rire> Ça, va ça a l'air en tout cas C'est une grosse blague là tu me fais Mais regardé. non, non, non malheureusement non Un, malheureusement, un peu choqué Pourquoi en deux heures t'appelles la radio Tu me dis ça là normal Mais t'es un ouf ou quoi Mais t'es sérieux ou quoi La quoi la voiture exactement là Tu l'as frotté c'est ton Alors frotté mais énergiquement quoi Je roule plus quoi C'est plus que du frottage Mais tu te fous de ma gueule T'es sérieux Mais tu es charle, la radio, tu me dis ça comme ça Mais tu te fous de ma gueule, tu l'as assuré et tout, j'espère. Mais tu es sérieux J'ai pas, t es t es pas eu le temps mais... de l'assurer, je l'ai mais... pas fait, je voulais le faire. mais non. vas-y, ah, vas tu te fous de ma gueule, c'est euh... pas vrai là. Là, là, là elle est assurée, non mais... Tu te fous de ma gueule. Alors bon, alors mais... alors, alors. Bon, alors. Il euh, y a encore non. Allons pas jusqu'à un énervement, voilà. C'est un mec il y en a pour cette minerve, c'est pas combien, c'est carré. Ouais, mais je sais. Ça s'appelle un accident Je sais, je sais mais putain putain, mais putain mon vieux je te jure je vais t'attraper Mais non mais t'es pas sérieux Mais non mais tu te fous de ma gueule Je suis vraiment à la radio là ou quoi C'est une connerie Encore malheureux Il est malheureux Jérôme Il a comme ça il et malheureux mais il ma Il a un mais accident ce possible, ça peut arriver, voilà. Bah, bien sûr. dire. Voilà, Qu'est-ce qu qu'on lui offre On lui offre... Elle est pas assurée, elle est morte, la voiture mais tu, fais... mais tu fais comment pour payer j'ai envie de dégueuler, en train de Non mais t'inquiète pas, hein, ton frère il ah, rien. Ton frère va bon, bien, bon, il n'a rien. Bon, il rien. Bon, il on on ton frère n'a rien, il va bien. Ah, génial Putain, je suis trop content, merci, les gars Mais <rire> t es t es Pour <rire> le moment, parce que je veux t'apprapper, mon frère Je te jure Mais putain, j'espère que c'est une blague On parce va trouver, là, on va trouver une solution Voilà Il a mis ah, l'envie de vomir, en plus, Kévin Hein, ah, Kévin, t'es pas oui. bien, là Il est tout putain, choqué Vous allez trouver ah, une solution Si pour les dégueuler un radiateur, ça l'arrangerait pour la réparation Une intention Ah, ça marche bien et, et un capot <rire> Et un capot, parce qu'il <rire> y a un pare-choc Et des phares Bon, on, non, va offrir, je... on va vous offrir des cadeaux, je vais offrir un iPad, c'est ça j'ai un iPad à offrir Oui, tu peux offrir un iPad, mais ça va pas remplacer la voiture Non, tu, non. Bah, tu pourras regarder euh... les nouvelles voitures dedans Kevin, ouais. ça n'est pas pour toi, il trouve que c'est pour ton frère l'iPad euh... je, je lui donne maintenant C'est ma en fait. une blague Non, ah, c'est non, non. En fait. la radio, la radio. <rire> Là, si. Vous êtes euh, fous, voilà. vous êtes fous, fou, fou, vous, fou, vous, vous, fou, vous rigolez C'est une voiture, elle n'a enfin, pas eu 8000 euros C'était 7000 et minutes, <rire> euh, <rire> va, Arrête pas de pas nous la jouer, jouer contre, euh... Euh... Ah, il a pris 1000 euros, ta, ta poubelle, ouais, en 5 ouais, minutes, ouais. là ah, ah, Oui, c'est nickel-assurance ah, C'est pas drôle du tout, non, non, c'est pas drôle du tout, là C'est pas une blague, par contre Jérôme, tu me rappelles, je te jure, tu me rappelles... on va vous entre vous, parce qu'après, ça devient familial Je vous embrasse fort, bisous les frères Allez, on va se kibiliser, ça va nous faire du bien 7h20, c'est Koei sur énergie Aujourd'hui, on m'a dit Koei, fais-moi un tube, t'es le meilleur Tu t'es chier, alors j'ai répondu C'est tranquille, trop facile. Ça va prendre 5 minutes sauf qu'un seul truc m'est venu. Un seul truc m'est venu. Ouais. Un, un, un, un <rire> avec tout le public on se souhaitera un bon week-end il y aura toute l'équipe du rico à tout de suite on revient 36 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount, c'est Rémy. J'aimerais PlayStation 4 en un bateau un mobile, audio, un... une machine expresso, un, un chauffe ta... de un un un basket, ordinateur un portable, portable, un écran un plat, une... robot, un music un Profitez dès <rire> maintenant du Nord et la volonté sur ces discounts <rire> jusqu'à 50 d'économie et la livraison gratuite. Merci, Merci c est c est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 Le Père Noël existe bien Jusqu'au 31 décembre Bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros Pour la reprise de votre véhicule Et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié Offre non cumulable Réservée aux particuliers Conditions sur Opel.fr TF1 L'Aventure Robinson Une expérience inédite Pour Marine l'orphelin et Vincent Lagaffe Pendant 5 jours Ils vont être coupés du monde Et livrés à eux-mêmes Ils vont devoir allier leur force Au profit de l'association Fondacœur L'Aventure Robinson présenté par Denis Brognard Ce soir à 21h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 engagez 24 mois offre soumise à condition avec conservation du numéro téléchargez le Play gratuite sur abonnement avec 150 radios digitales Energie hit music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 Seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Tu es sûr de vouloir y aller Il le faut pour ma mère. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma avec énergie. Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount, c'est Rémy. J'aimerais une PlayStation 4 en bateau Playmobile, un une machine expresso à un chauffe-tête, un ordinateur portable, un écran un plat, un aspirateur une... robot, un music viewer. Profitez dès maintenant du Nord et la Volonté sur C'est Discount jusqu'à 50 d'économie et de la livraison gratuite. Merci c'est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 Le Starter Pack PlayStation VR plus le jeu Astrobot sont à 199,99 euros au lieu de 339,99 euros jusqu'au 23 décembre. Soit 140 euros d'économie. Coïn oh revient dans 3 minutes sur Énergie. Énergie le pire, c'est pas la méchance des désormes, mais le silence des autres qui font tout semblant des idées. Et quand les enfants C'est obligé de Pour ceux qui ne savent comme si j'avais 10 ans à ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en bison ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est mais dans quel monde nous vivons Stop. Et on est le mal est fait. Mais stop. Stop. stop. Ca on le mal est fait. c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et tous les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée? Je suis obligé de Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon, je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'anse, ils vont me prendre au sérieux que si je m'espère j'ai des sens. Peut-être que tout simplement je m'intéresse pas qu'en monde, je suis que une valeur marchande, aux yeux de quelquesissances. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Ca le mal est fait, c'est pas la misère des dix hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et que les enfants me demandent pourquoi la mère est-elle allée? Je suis obligé sur de...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 Ils ont plus jeté de répondre que les poissons sont trop pleins le pire c'est pas la méchanceté des hommes mais le silence des autres qui font tout semblant d'igniter et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est salée je suis obligé de vous offre le plus beau des canaux pour noël koué, koué, koué. un peu galère à emballer mais ça vaut le coup ouais. 17h yeah, yeah. c' cool, on au dans et, je un bon et vous allez retrouver toute l'équipe du ricoud juste après nous de ce week-end on se donne rendez-vous à un Rouen un théâtre roi. à l'ouest pour le one man venez me voir en normandie ça me fait très plaisir et soyez bons les normands je vous laisse la semaine prochaine c'est euh, lille, lille. C'est complet. Comme le pain. Voilà. OK. Ah. Voilà. Celle là tu la fais pas sur scène oui. s'il te plaît, je te rappelle que les gens payent. Merci. Donc euh... c'est complet comme le pain. Non mais c'est pas votre bon cœur, ils ont payé quand même le test. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh là, ensuite le 14 janvier des blagues Comédie de Paris non, c'est mieux que ça. Ah, comédie, de... Ah. comédie de Paris à Paris à partir du 14 janvier, ce ah, sera yes. le lundi, vous viendrez me voir à Paris, venez, hein, prenez vos places vite vite vite en cadeau de Noël, offrez ça Et Donc c'est là que tu enchaîneras la radio avec directement la scène. Yes. Ouais. Que Et le trajet soumis. en scooter Et ensuite on aura du Genève, on aura euh, du, du Morge Du Toulon, du Morge, du Oriac Toulouse Oriac, ah, enfin, on Aurillac. est sur Oriac en avril Aurillac, Oui, Aurillac, ouais. vous êtes bien, ça bien, va On fera oui. du ski, c'est cool Oriac, ah, <rire> d'où tu fais du ski <rire> bah, net, Mais ça. non, tu ne veux pas ce qu'il y <rire> a Oriac Vous allez faire quoi ce week monsieur Jeff bah, Je suis avec vous Oui, jusqu'au samedi soir Et dimanche Dimanche, repas famille dans le Nord oh là Très bien Monsieur Bordas Moi j'ai mon meilleur ami Il s'est fait opérer Donc je vais m'occuper de lui C'est vrai ouais, il, a, il, a, il, a, il a eu le ligament le, du genou. Le ligament croisé ouais mmh, ça, ça Je vais me reposer Et prendre soin de moi Parce que je suis malade Oh, tu sais pas quoi la plaine. Oui. Mais, mais on, on s'en fait pas tu faire J'ai l'anniversaire de ma cousine donc je pense à être très alcoolisée la connaissant. D'accord. Ouais. Alors, et je, je Moi je vais faire mes cadeaux de Noël parce que je crois que je suis en retard temps. Ouais, Il serait tard, il serait tard. Il, ouais. ouais. ouais, ouais, il, il faut se dépêcher on ne dira pas que. Et Claude, vous allez faire quoi Les cadeaux de Noël aussi Les cadeaux de Noël Quels ah, cadeaux de Noël allez-vous offrir Moi, sur quelques cadeaux de Noël mais je vais pas le dire parce que je pense qu'on m'écoute. Ah d'accord. J'ai peur de faire ah, de boulettes. Tu vas emballer, euh, tu vas emballer je vais emballer du gros cadeau là. Est-ce que tu as ta chérie ou Bien sûr. Alors surprise parce que je pense qu'elle écoute là. <rire> <coughs> eh, je, eh, je la vois dans je la vois je, dans micro. <rire> Elle est en train de lui dans dans l'oreille. C'est confiance à Coco pour le répéter. Ça va être un beau cadeau. Ah ouais, oh. ouais. C'est bien ou pas c'est oh, quoi ouais. gars, quand je dis que je suis pas un c'est un c'est quoi c'est pas tout ça. ça fait beaucoup. Eh, Bah, attends, retour, parce, que, parce que là, c'est beaucoup quand même Vous déclarez tous mes cadeaux en début d'émission Et lui, personne dit rien ah, non. Oh. Ah, lui, tra Il travaille bien lui euh, ah, C'est ah, un secret, c'est normal ouais, T'es sérieux Lui, les parfums et des bijoux, c'est pas ouf non plus <rire> Quel enflue en caisse peut lui dire. Dire. <rire> Faut jamais rien <rire> lui dire ah, allez, On passe dans le public Jeune homme, vous allez faire quoi ce week-end moi les cadeaux de Noël aussi. Cadeau de Noël Ouais. D'accord, vous y connaissez bien géographie. Euh Ah parce que ce weekend il y a les Miss France et c'est bien joli de dire je vote pour Poitou-Charentes, je vote pour Midi-Pyrénées, mais est-ce que vous savez à chaque fois où ça se trouve sur la carte de France Je vote Paris. Je vais vous donner je vais vous donner des régions chers amis, vous allez me dire si c'est Est, sud, nord, ouest ou nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-ouest sachant que nord-sud n'existe pas. C'est le seul Alsace. Alsace est nord-est ah ouais, On va à côté, mademoiselle ça. le prénom Manon. Manon Aquitaine. Euh, je sais pas. Sud-Ouest. Vas-y, personne nette, j'entends trop souffler là. C'est chacun pour sa gueule ici. Hein. Hey. <rire> on n'est pas, pas solidaire, Manon Lamar. Ah, Il y a le bac dualiste. à la fin de l'année, arrêtez vos conneries. Hein. Oui. Le centre. Le centre, le sud, non, le centre Oui, bien ma chérie, bien. Quel est ton prénom, toi oui. Chloé Franche-Comté. Euh, dans le nord Dans le nord ouais. Franche-Comté, tu la mets dans le nord, toi oui. Ah ouais, non, moi je la mettrais pas là euh, Sud-est Sud-est, tu la mets dans le sud-est ah, Ça voyage beaucoup, là, franche <rire> Je la mets pas dans le sud-est, non, non Non, non, Je sais pas Dans Je sais pas Dans ah Dans ton Dans L'Ouest Allez, c'est dans l'Est, allez, n'importe quoi non. À côté, Languedoc-Roussillon, vous mettez ça où, jeune homme Euh, Sud-Est Ouais je vous le valide Sud Allez c'est bon on y va Le Limousin Sud-Est aussi Sud-Est tu es à Cannes ah oui le Limousin c'est la côte d'Azur C'est connu Après que vous êtes Non c'est pas là C'est dans le... Non ça pas dans le Nord non plus Qu'est-ce que vous les faites voyager c'est la région Je te les mets où tu veux moi Dès qu'il y a de la place Ça se balade Mais Allez je balance ma magnète sur le frigo Ça atterrira bien quelque part ah, ah, Allez on y va Oui Sud-Ouest <rire> il dit ça, il dit l'autre côté ouais. le Limousin. Maintenant. On a fait oh. sud-est là maintenant on l'a mis à Bordeaux là. On veut oh. l'a mis vers Bordeaux par là. Non, c'est pas là non plus. Il reste une rang, on peut pas faire. Mmh. Tu l'as pas cité tu es dans la région. Ouais. centre-ouest. Ah, centre, centre. ouest le Limousin, tu ouvres, hein. Oui, j'adore ah, ouais, évidemment. <rire> Picardie. Centre. Pfff. Mais non. Ah, ouais, Picardie, pas de euh, euh, euh, quoi, quoi, dans quoi, dans quoi <rire> n'importe pourquoi dans le centre je te mis ça mais bien ah, ta douille contre le il va te rendre autre, autre. incroyable <rire> ah, ça n'importe quoi ta droite deuxième chance hein, pas une troisième dans le nord ah le nord poids touchante centre centre ah oui poids touchante forvoyer tu le mets dans le centre toi ça va être galère pour y aller à la mer ouest ouais ouais très bien et on termine Guyane Guyane Tom-Tom Oui, la réponse était loin. Ouais. Oui. On <rire> va passer un bon week-end. On va revenir lundi. Le Rico Show dans un instant. Et samedi, 21 le jingle de Bill, Flo et Oli qui sera dans les invités. Bisous. Bon week-end à lundi. lundi sur Énergie. Salut. Salut à tous, je m'appelle Emmerick Bonnery, mon surnom c'est Rico, vous venez d'atterrir dans le Rico Show. On va se régaler aujourd'hui les amis, c'est votre émission, vous le savez. On va parler des phrases que disent les hommes et qui énervent les femmes. Hier on a fait l'inverse, vous allez voir que messieurs on les irrite, c'est terrible. On va se faire aussi la boîte à questions comme tous les vendredis. Et ce sont les questions inavouables, hein, on va tout mettre sur le tapis. Et puis il y aura aussi les canulars que vous adorez, des kiffs toutes les 15 minutes, le VTC de la peur, bref, que du kiff. Et on aura aussi des news folles là, en cette fin de semaine ça se déchaîne ça va ma sarah bonsoir à tous bonsoir ricote c'est vendredi qu'est-ce qu'on fait ce soir alors ce soir on va se faire un canular de malade c'est l'appel bon coin très bien je vais appeler les annonces les gars je vous explique un sèche-cheveux qui m'intrigue <rire> je crois qu'il y a une histoire de dingue qui oh s'est passé là là. avec alors on va reconstituer la scène et il va falloir me dire exactement ce qui s'est dit lors de cette <rire> scène et souvent les phrases sont folles on se fait ça dans 3 minutes ça va mon silvain bah écoute en pleine forme oh le tombeur hein, il fait froid aujourd'hui ouais c'est bien que le kiki reste au chaud <rire> ah non d'accord il, va, il va ah non, non on veut pas le tomber ah On veut pas, <rire> planquez-vous mesdames, messieurs Même maintenant, je le sais, même vos, vos animaux <rire> planquez ça va j'y Écoute un taquet, ça va, c'est la dernière de la semaine, c'est ça Ah oui, c'est la à dernière fond, à fond. Et pour passer un bon week-end, je vais vous divulguer Les phrases à ne surtout pas dire Aux femmes, les amis Est-ce que ah. Sarah, tu valides, T es d'accord ma Sarah Je suis d'accord, j'ai hâte Et vous venez mesdames, 0870 42 48 La première Bah non, t'es pas grosse Bah non ah, Tu nous le dis, mais c'est pas le cas Oh, ah, la phrase hypocrite par excellence Ça vous énerve, mais si on dit l'inverse, qu'est-ce que vous allez faire Parce que déjà, quand on vous dit que vous êtes pas grosse, ouais, ouais. ils vous êtes énervé alors faut rien dire, faut dire t'es bien, basse-là voilà. Oh là là, je ne parle pas la fin première langue <rire> hein, je vous dis. Il y a plein de choses, les amis, on en parle Taki-taki, DJ Snake La prochaine, c'est mon ex, euh, oh. elle euh, Oh là là, oh là la la. La. <rire> je, me pas. je me tais, je me tais Vous <rire> allez voir, c'est ouf, cette étude Báilame como si fuera la última be, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí Taquita como si fuera la última be, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí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 and T.J. be with my piggy back is hungry my nigga, you need a bitch at the tax thing freaking i don't want to it i just so let you know this can is on the bitch at he say he really want to see me more i said we should have a date there at the lemakin store i'm kinda scary hard to beat i'm like a wizzy yeah. boy but i'm a boss bitch who you gonna leave me yo you, no you bro still my gold i'm a whole bitch like still the be so fake but the hate be so pretty.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 way, my body already know how to play, but work and keep it tight every day, and I, I, I, know you need a taste, and ooh, I'm falling in love, give a little ooh, ooh, get it well done, dance on the move, make the girl wanna run, I keep moving till the sun come up, we'll I the party, it's a fiesta. blow out your candles, and have a siesta, we can try, but I don't know what can stop. Como si fuera la última vez y enseña me cepacito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui rum